يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجارا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bienvenue à une nouvelle séance de l'étude encore une fois de notre série sur le monothéisme en islam le tawhid dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme on l'a mentionné lors de notre dernière séance inchallah maintenant on commence à se rapprocher des parties de cette série là qui traite euh, c'est pas c'est pas au sens que c'est pas important mais c'est des détails ici de at-tawhid souvent reliés par exemple à ce qu'on appelle al-manahi al-lafdhia des paroles qui seraient contraires au tawhid le plus parfait le plus complet ainsi de suite donc si on a bien maîtrisé les règles ou bien les principes qu'on a déjà étudiés au début ou bien lors de la première partie, la première moitié environ de cette série, ce qui va venir plus tard, on va pouvoir avancer plus rapidement, comme vous allez le constater en, en général. Donc, entre autres, nous avons ici la question des titres. Il y a des titres. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par titre Titre, par exemple, c'est le fait de dire que quelqu'un, c'est le chef, c'est le président. Ça, c'est un titre qu'on accorde à la personne. Il y a des titres qui sont contraires aux Téouhid à la vénération d'Allah Subhanahu wa Taala. Quand on dit contraire au téouhid, ça ne veut pas dire nécessairement que ça abolit le téouhid de la personne, que la personne, il est, que le téouhid il est invalidé, mais on veut dire que parfois c'est contraire quoi au téouhid le plus, le plus complet, complet ou téouhid ou bien que parfois c'est une forme de shirk mineur, et ainsi de suite, dépendamment des des situations. Entre autres, comment on va le voir, InshaAllah Subhanahu wa Taala, les titres qui font référence à la vénération, at-tardim. La vénération, c'est tout ce qui réfère à la grandeur de quelqu'un. Ok, Donc, on a comme principe ici que que la vénération absolue ne doit être que pour Allah. Et de ce fait, on ne peut pas accorder à quelqu'un un titre, par exemple, qui découle de certains des noms. Et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans certains cas. Comme on va le voir би idhmi الله subhanahu wa ala. Donc, حكم اطلاق اطلاقي القاب التعظيم على المخلوق. Les ulamas, ils disent est-ce qu'on peut attribuer à une personne des titres de vénération? Cas numéro 1. in كانت من اسما الله أو صفاته. Les titres qui sont comparables à des noms ou à des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Al-Hakam, le juge, comme Al-Malik, le roi. Ok, est-ce que des titres comme cela, on peut les accorder à autre que Allah Subhanahu wa Taala. On sait que Allah Azza wa Jalla, c'est lui Al-Malik. Est-ce que on peut accorder Al-Malik en tant que titre à quelqu'un, à un être humain, on va dire lui, c'est le roi, par exemple. Alors ils disent les uléma, Inka n'tadulu al ta'zim al mutlaq مثل قاضي القضاء فلا يجوز. Si Un titre fait référence à la vénération absolue. Alors, ça, c'est interdit. C'est haram. On va voir le hadith tout à l'heure, Inch'Allah. Le hadith, il nous parle de la question de qadi al-Qudat, par exemple. C'est qui, qadi al-Qudat bien, le hadith ne parle pas de ça, mais le hadith, ou bien le jugement de ça, il, il sort du hadith. C'est quoi, qadi al-Qudat C'est le juge des juges. Ok, Ça veut dire ce qu'on appelle le juge suprême. Alors, le juge des juges, que ça, c'est quoi C'est un titre de vénération absolue. Alors lui, on ne peut pas l'accorder à une personne. Remarquez ici, à ce qu'on peut appeler quelqu'un l'ingénieur des ingénieurs? Le technicien des techniciens? Il n'y a pas de mal. Parce que pourquoi technicien, ça ne fait pas référence initialement à l'un des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa taala c'est pas al c'est pas un attribut de de perfection c'est plus ça fait référence à une fonction vous comprenez mais dès que il y a un titre qui découle ou bien qui est comparable à l'un des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa taala et quand l'accord de façon absolue on peut dire que quelqu'un il est le juge mais on peut pas dire que quelqu'un il est quoi le juge des des juges. Alors ça, c'est c'est interdit comme ils le mentionnent la main. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Inka natadullu ala ta'zim al-mutlaq. Si ça fait référence maintenant à une vénération, à un respect, mais qui est limité, qui n'est pas qui n'est pas absolu alors les ulama ils disent fa yajouz que ça c'est quelque chose qui est licite comme les monsons comme le mensonge les ulama donc ici ils donnent comme exemple si on parle encore une fois du juge suprême alors le juge des juges de Mecca qadi qudhat Mecca les ulama ils disent que ça c'est licite Et même si c'est meilleur de de léviter, parce que des titres comme ça ont été attribués à travers l'histoire de l'islam, c'est pour ça les ulama ils parlent, est-ce que, est que ça c'est halal ou bien c'est haram Le fait que quelque chose existait dans l'histoire de l'islam ne veut pas dire nécessairement que c'est que c'est la bonne chose que c'est l'islam qui approuve cela. OK Donc il y a eu à travers certains sultana ou certains califes ou autre chose qu'ils ont inventé des titres comme ça parfois inspirés par des euh, des titres que les les Perses ils avaient dans leur dans leur culture ou les Romains ou autre chose. Alors ils vont instaurer la même chose. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est halal Pas nécessairement. Parfois, il y a certains titres, comme on a mentionné, qui sont contraires à Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les ulémas, ils font la distinction ici entre Qadi al-Qudat, le juge des juges, et entre Qadhi Qudat Mecca, Qadhi Qudat Mestr, le juge des juges de l'Egypte, par exemple. Parce que dans le deuxième cas, c'est une vénération, c'est un respect qui est, quoi Limité. Ça ne dit pas, mais lorsqu'on dit le juge des juges, ici, c'est absolu, ça fait ça fait penser que ça c'est le juge des juges de de l'univers au complet. Comme, vous voyez la différence entre les deux. Et même dans le deuxième cas, les ulama ils disent watar kuhu et c'est mieux de d'éviter un tel titre. Ça veut dire le juge des juges de de l'Égypte par exemple qu'ils disent les ulama que c'est mieux de l'éviter, mais ce n'est pas nécessairement interdit. Ce n'est pas nécessairement haram. Maintenant, donc ça c'était le premier cas de figure lorsque des titres de vénération ont lien avec certains des noms ou des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième cas de figure, c'est lorsque des titres de vénération n'ont aucun lien avec des noms ou bien des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ils disent les ulamas, « mithla shaykh l'islam », comme le fait de d'opter euh, ici pour le titre « shaykh l'islam », vous savez qu'il y a des savants à travers l'histoire qu'on a appelé shaykh l'islam », comme Ibn Taymiya et d'autres. « Le sheikh de l'islam okay », ça veut dire le « le imam de l'islam ». Al-Razi, ils l'ont nommé Islam, la preuve de l'islam. Ok, donc c'est des titres ici de de respect qui sont un peu quoi, un peu augmentés, un peu un peu parfois excessifs. Alors ils disent les ulémas. Euh, la même chose ici pour sahibul Jalal son éminence, par exemple, et ainsi de suite. Alors, ils disent les ulama, on peut utiliser de tels titres. Donc, ici, on est dans le cas où on ne parle pas des noms et des attributs d'Allah, on parle d'autres choses, des titres de vénération qui sont d'autres natures. Ils disent les ulama, ces titres-là peuvent être utilisés à condition, la première chose, an bien sûr que la personne elle mérite un tel titre. OK, donc on peut pas dire que tel il est hujjat, il est cheikhul islam alors qu'il est un ignorant ou bien quelqu'un avec un niveau moyen de de science. On peut pas l'appeler cheikhul islam, c'est pas vrai, n'est pas cheikhul islam, il n'a pas atteint ce niveau. Et les ulama ils disent la deuxième condition, "alla tusabbib al La deuxième condition, c'est que ça ne lui cause pas de de sentiment d'arrogance ici. Vous comprenez que On soit assez confiant que la personne Sharlazodil est immunisée et sécurisée contre quoi une certaine, certain certain rororil si qu'elle ne soit pas luree par ce titre là ou bien par l'arrogance ou autre chose mais si on craint pour ça alors on ne devrait pas le faire et même avec cela ils disent les ulama لم تكن عند سلف même avec cela ils disent les ulama et c'est mieux d'éviter d'avoir recours à de tels titres, ok C'est mieux d'éviter d'appeler des savants le Shaykhul Islam, le Hujjatul Islam, ainsi de suite, parce que ça n'existait pas dans le temps de Les salaf des plus anciens, rahimahum Allah taala wa radhiyallahu taala anhum, n'avaient pas ce genre de titre-là d'exagération, comme on a mentionné. Même si quelqu'un est un grand alim, est un très grand alim, eh bien, on l'appelle comme Allah Azza azawajal. Il l'a nommé fil Quran al-Karim, ahlu al-ilm ou ulu al ilm ou laddina ou al-ilm. On a un hadith ici rapporté par al-Bukhari et Muslim qui, est bien sûr, le fondement ici pourquoi est-ce que l'auteur il a ouvert cette porte ici vers les titres dans Sahih al-Bukhari. И صحيح مسلم حديث Абу Хурейра. لو بروفيت صلى الله عليه وسلم الى قال ان اخنع اسم عند الله رجل يسمى مالك الاملاك لا مالك الا الله كلو Ле دي نون لو بير لو بل ايمبور دي نون او قد الله عز وجل سيكوا قال دي البروفيت صلى الله accordé comme titre tasmma malik al le roi des rois le roi de tous les rois vous comprenez que ça c'est la pire des personnes en termes de titre ici ou bien en termes de nom auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala al-qiyama et c'est pour ça que Soufian le narrateur de ce hadith l'imam Soufian alayhi rahmatullah ta'ala ibn Uyayna, il dit Comme Shahanshah, donc Shahanshah, ça, ça c'est connu jusqu'à aujourd'hui que ça c'est chez les Perses, les Perses ils ont un tel titre ici qui était connu à travers l'histoire, Shahanshah qui veut dire quoi Le roi des rois, king of the kings. Sha Han Sha pouvait chercher sur internet jusqu'à aujourd'hui, c'est c'est la même chose. Donc ça a le même le même sens. Les annahu qad kathorat at-tasmiyatubih fi dalika parce que dans le temps de Sufyan Thawri alayhi rahmatullahi taala, beaucoup de personnes ont sait que les personnes très dans l'islam en général et que euh, à travers euh, que cette culture là s'est infiltrée même dans la culture ici de l'islam et que plusieurs personnes ont commencé à prendre ce titre là de shahanshah ok des rois des dignitaires ainsi de suite il s'appelle shahanshah alors Sofiaan il dit que ça ça rentre dans ce hadith du prophète que ça c'est la pire des personnes auprès d'allah azawajel yahba al c'est parce que le roi des rois al-malik absolu c'est allah Azza, Wajal. Imam Ibn al-Qayyim il dit il y a d'autres titres qui sont moins graves que Shahan Shah ou bien que Malik al-Muluk le roi des rois mais qui sont mal quand même qui ne sont pas des, des bons titres Min comme par exemple Sayyidun -nas". Nas Beaucoup d'Arabes ils ont cette expression là Sayyidun Nas c'est qui Sayyidun Nas c'est le maître des humains le meilleur des humains Pourquoi est-ce que ça c'est mal Que quelqu'un en lui accorde ce ce titre-là, « Sayyidu », selon vous. Ça, c'est le prophète, alayhi sallatou salam, qui est « Sayyidun, al-Nas », alayhi sallatou salam, « Sayyidu al-Nas », comme dans le hadith du prophète, alayhi sallatou salam, en plus de ça, bien sûr, on comprend qu'il y a beaucoup de prétentions ici et beaucoup d'arrogance dans un tel titre. « Sayyidu al-Kull » Okay, le Sayid dans le, dans dans la langue arabe Sayid aujourd'hui Sayid c'est Monsieur tel qu'est okay, Sayid Monsieur tel mais dans la langue arabe initialement le Sayid Sahibou c'est celui qui est le plus haut c'est le maître qui est le top le boss en quelque sorte donc il n'y a pas de vraiment de, de traduction ou bien de synonyme ou bien de traduction exacte comme ça en français mais euh, ça c'est un hadith rapporté par Boukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ana sayido, di adam que je suis le seyyid des êtres humains des fils de Adam alayhi salam ça veut dire yauma al-qiyama est-ce que c'est clair cette section est claire Taip. On passe à la prochaine section Allah, On va parler maintenant des asma, ça veut dire des prénoms ainsi que des kunas kunas, c'est le, euh, le pluriel de kunya, rappelant que kunya, c'est le fait que quelqu'un on va dire par exemple, abu fulan c'est le abu tal, umu tal père de tal ou bien umu tal je vais parler brièvement de la kunya à la fin, insha Allah, subhanahu wa ta'ala Donc, tout comme on a parlé des titres, qu'il y a des titres qui sont contraires au tawhid, il y a aussi parfois des kunas, des kunia ou des prénoms qui sont aussi contraires à, à la notion de tawhid, sans que nécessairement, bien sûr, ça ne soit du shirk majeur ou autre chose, mm. sauf si... Est-ce qu'un est qu titre comme ce, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, est-ce que ça peut être du shirk majeur Est-ce que Shahanshah, ça peut être du shirk majeur lorsque quelqu'un s'appelle Shahanshah ou bien on l'appelle Shahanshah? T'as pourrai dans quel cas? Si on y croit vraiment, Barakallahu fik. Donc si on y croit vraiment, si on croit que cette personne vraiment c'est le roi de l'univers, c'est lui, c'est le roi de l'univers. Ce n'est pas un simple titre d'exagération. Si on croit que cette personne c'est vraiment le roi des univers, ça c'est Shirk Akbar bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus que ça c'est coffre. C'est Shirk Akbar que n'importe quel croyant il sait que elle Malik c'est Allah subhanahu wa taala. Mais souvent les gens ils vont te dire ah non ça c'est juste un titre comme ça qu'on lui accorde par respect. وصي الله عز وجل سليبيه الملك سبحانه وتعالى اي ainsi de suite طيب وجوب اسماء الله ومن ذلك عدم اطلاقها على on va voir dans cette section inchallah l'importance de respecter les noms d'Allah عز وجل et de ce fait ne pas toujours les accorder aux créatures, aux personnes et aussi que parfois c'est nécessaire de changer le nom de quelqu'un si le nom de quelqu'un il est contraire au tawhid de changer son prénom ou bien de changer son, son quoi, son euh, sa kunya alors est-ce que c'est licite d'accorder à quelqu'un l'un des noms d'Allah que ce soit comme prénom ou bien que ce soit comme Kunya, Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Rahim Allah Azza wa Jalla, c'est lui, Ar-Rahim. Alors, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Rahim Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Karim Ainsi de suite. Ça enfin, c'est un. Et la même logique, les principes qu'on va voir, Inch'Allah, ils s'appliquent pour le prénom, mais aussi pour la kunya. Donc, si on va dire, on va voir tout à l'heure, Inch'Allah, les détails. Mais si on va dire que C'est haram d'accorder à quelqu'un le titre de Rahim. Ça veut dire que c'est haram aussi que la personne prenne comme kunya Abu Rahim. Vous comprenez. C'est le, le chukm de Rahim, c'est lui le chukm de Abu Rahim. Le chukm de Karim, c'est le même chukm de Abu Karim. Donc que ce soit pour le prénom ou bien pour la, pour la kunya, c'est la même chose. Alors les ulamas, ils disent Il faut faire la distinction ici entre des noms d'Allah Azzawajat qui ont un sens qui est exclusif à Allah subhanahu wa taala et entre des noms d'Allah azawajal qui ont un sens qui pourrait s'avérer quoi assez juste pour certaines personnes pas bien sûr au même sens que le sens qu'on accorde à Allah azawajal mais selon le sens de la langue arabe initialement alors dans le premier cas les noms d'Allah azawajal dont le sens ne correspond aucunement au sens des créatures lui on ne peut pas l'accorder à des gens c'est pour ça que c'est haram d'appeler quelqu'un ar-rahman c'est haram d'appeler quelqu'un al-quddus c'est haram d'appeler quelqu'un al-ahad c'est haram d'appeler quelqu'un à samad c'est haram d'appeler quelqu'un al-qayyum parce que tous ces noms d'Allah azza wa que nous venons de citer contiennent un sens qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala القوم c' celui القائم بذاته سبحانه وتعالى. celui qui n'a pas besoin des autres, c'est celui qui n'a pas besoin لا يحتاج إلى غيره سبحانه هووتعالى. ال خصص القيوم سبحانه هو تععالى. السماوات والارض. que les cieux et la terre existent par lui alors un tel, Non, al-qayyumi, il y a l'attribut de qayyumi, il y ici dans la langue arabe. On ne peut pas, c'est complètement inconcevable de l'accorder à des êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin d'autrui. Il n'y a pas un être humain que c'est par lui que les cieux et la terre existent. On comprend. Donc, la même chose pour al-ahad. Allah azawajalla, il est al-ahad, l'unique de façon absolue. Alors, la même chose ici. C'est un sens qui ne correspond absolument à Ana truma a une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce fait ces là on ne peut pas les accorder à autre que Allah wa ta'ala ni de les prendre comme collier on peut pas dire Foulan il est Rahman on peut pas dire Foulan il est Abu Rahman. on peut pas dire qu'il est Qayyum, on peut pas dire qu'il est Abu okay? tout ça c'est faux ça peut être tout seul simplement dans le cas de figure bien sûr de at on peut être Abdul Rahman Abdul Qayyum Abdul Ahad ça y a pas de problème bien sûr comme on le comprend Deuxième classe, ou bien deuxième type, أسماء الله التي معناها غير خاصة بالله. Ленан д'Allah عز و جل. Donc, le sens n'est pas exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on parle du sens général, selon la langue arabe. On ne parle pas du sens ici, ça veut dire c'est quoi exactement. Okay? Donc, Allah عز و il est карим. Il est al-karim, le généreux. La générosité... Est-ce que c'est un attribut qu'on peut accorder à des êtres humains Oui. Donc, il y a des êtres humains qui sont généreux. Donc, selon le sens général, le sens ici, ça veut dire le sens du dictionnaire. Kerim, qu'est-ce que cela veut dire Le sens, il s'applique à des êtres humains. On n'est pas en train de dire que, bien sûr, la générosité d'Allah, comme la générosité des, des êtres humains, c'est incomparable. On parle seulement ici de quoi Du sens général ici qui est commun. Le sens général qui s'applique aussi à des êtres humains. Donc là, les ulamas, ils disent, on peut appeler quelqu'un Karim, on peut appeler quelqu'un Aziz. Aziz, ça veut dire noble. Celui qui est noble. OK. Quelqu'un Aziz. قَالَ تِبْرَأَ تُلْعَزِزِ في القرآن الكريم. Allah subhanahu wa il nous parle de ça dans القرآن Al الكريم. Al alors tout ça, il n'y a pas de problème. Al hakim le sage, quelqu'un il dit sage, on va dire هَذَا رَجُلُنْ حَكِيمُ ça c'est connu dans la langue arabe, okay? et même Allah Azza wa il a nommé certains de ses serviteurs, il leur a accordé certains de ses noms. Ce n'est pas parce que c'est le même nom d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quoi? Ra'ouf et Rahim. Laqad ja'akum rasoulum min anfousikum, Azizun alayhi ma'anittum bil mu'minina Ra'oufun, Rahim. Donc Ra'ouf, Rahim, c'est deux des noms d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé le Prophète, sallallahu alayhi wa Ra'ouf et Rahim. Allah Azza wa Jal, il est Al-Basir. Аллах Субханава Тајала إِنَّا من الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah Azza wa Jalla dit que l'être humain, on l'a créé, سَمِيعًا basir Il peut entendre, il peut voir, ok? Donc, c'est Allah Azza qui a décrit certains de, ces, certains de ces créatures avec des mots qui sont les mêmes des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit mais ici les ulama ils imposent quoi ils imposent une condition qui est contre-intuitive donc c'est le contraire, là on va renverser la logique lorsqu'il s'agit de la condition ils disent les ulama donc ici il ne faut pas que le nom en tant que tel qu'on choisit ne faudrait pas qu'il soit Il ne faudrait pas qu'il soit fondé sur la représentativité. Ça veut dire, il ne faudrait pas que je vais donner à quelqu'un, on va dire, « Toi, tu es très généreux, alors on va changer ton prénom, on va t'appeler Al-Karim. » Les ulamas, ils disent, non, « Non, non, non, il ne faudrait pas faire ça. » On va voir tout à l'heure le hadith, qui est le dalil sur ça. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ici, il y a une différence entre accorder le nom à quelqu'un parce que c'est un beau nom, ok, j'ai un nouveau-né, je vais l'appeler, Inshallah Karim, peut-être, incha'Allah, il va être quelqu'un de généreux, ok. Donc, ici, comme on dit, Il n'y a pas de mal avec ça. Mais si je prénomme quelqu'un par l'un de ces noms, toujours, on parle ici des... Encore une fois, on parle pas de n'importe quel prénom, ok, on parle des prénoms qui sont les mêmes que certains des noms d'Allah zone. On est dans ce cadre. Alors là, je ne devrais pas prénommer quelqu'un changer par exemple son prénom ou bien sa kunya tout simplement parce que on va dire on va choisir une kunya qui te représente. Pourquoi C'est parce que là on est rentré dans un terrain qui est quoi Le Terrain de al ici de la perfection, vous comprenez Allah Azza wa Jal, il est Al-Karim, c'est parce qu'il mérite ce nom subhanahu wa ta'ala, et il est Al-Karim, il a Al-Karam qui est Al-Kamir. Alors qu'un être humain, je peux pas dire, ah, toi tu es trop généreux, on change ton prénom, on va t'appeler Al-Karim, vous comprenez Là, ça serait comme un domaine ici de quoi De faire parallèle avec Allah Azza wa Jal. On va voir un hadith, inshallah, azza wa qui est le dalil sur sur cette question bi idnillahi subhanahu wa Мас'ала, وَلْوَصْفُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْوَصْفُ La même chose ici pour la description الْوَصْفُ Donc, الْوَصْفُ Ce n'est pas... Il y a une différence entre le prénom et entre... الْوَصْفُ C'est une description On va, de, on va décrire quelqu'un Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de مَلْكَ قَوْلِكَ جَاءَ الرَّجُّ الْعَزِزِ Et ainsi de suite Donc, différence entre... On va changer son prénom pour l'appeler الْكَرِيم parce qu'il est Non, mais une description. Ah, le généreux il est arrivé. C'est pas son prénom le généreux. Mais lui c'est un frère généreux. Alors à son arrivée, ah le généreux il est là. Vous comprenez Mais c'est pas son prénom on va pas coller là sur on va ça c'est une description mais est en train de décrire sa personnalité. c'est quoi le dalil ici C'est quoi Pourquoi est-ce que les ulama, ils ont imposé cette condition C'est parce qu'il y a le hadith du prophète authentifié par al ainsi que Ibn Muflih. Alors il dit ici Il Y a un homme qui s'appelle Abu Shuraih lors du temps du prophète صلى الله عليه وسلم et Il avait comme kunyya Abu al-Hakam. Al-Hakam, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire le juge. Al-Hakam, c'est le juge. Il l'a dit Yahkum. Hukm, c'est le jugement. Ok? Alors, la kunyya de cet homme-là, c'était Abu al-Hakam. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il lui a dit Inna Allah huwa al-Hakam wa ilayhi l-Hukmo. C'est Allah qui est al-Hakam. C'est à lui qu'appartient le alors qu'est-ce qu'il a dit cet homme il a dit inna moi mon peuple m'attribue à chaque fois qu'ils divergent sur quelque chose ils se réfèrent à moi et je juge entre eux et les gens sont toujours contents ils acceptent mon jugement et c'est pour cela que les gens m'ont appelé quoi moi accordé comme Kounia, abu al-hakm C'est clair jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit? Il a dit alayhi siratussalath, ma ahsan hadha? Ça c'est beau, intéressant. Ça veut dire c'est quoi qui est beau qui est intéressant? C'est le fait que tu juges d'autant peuple et que tu sois respecté, que tu appliques la justice. Mais il a dit le prophète Est-ce que tu as des enfants? Enfant est-ce que tu as? Il dit Shuraih wa Muslim wa Abdullah j'ai trois enfants j'ai Shuraih j'ai Muslim j'ai Abdullah donc ça c'est le prénom de trois de, de ces enfants alors il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam, man, akbaruhum, man akbaruhum qui est le plus âgé parmi ces trois enfants قال il a dit c'est Shuraih c'est mon fils Shuraih alors le prophète sallalahu a dit alors tu es abu Shuraih Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la counya de cet homme. L'homme il s'appelait al Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit pourquoi tu t'appelles, pourquoi Quand on t'appelle al Hakam Il a dit parce que euh, c'est mérité. Moi je juge, et mon, mon peuple, ma tribu me respecte, ils me prennent, prennent comme juge, comme référence, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce que tu fais comme jugement c'est bien, mais ta counya on peut pas la laisser comme ça. As-tu des enfants Oui j'ai des enfants. Quel est leur prénom Un, deux, trois prophète sallallahu alayhi wa a dit, c'est qui le plus âgé, c'est Shoreh, alors tu es Abu Shoreh. Le prophète sallallahu alayhi wa a changé sa, sa kunya de ce hadith. Les ulamas, ils ont dit, vu que normalement, on peut nommer quelqu'un, comme on l'a mentionné, par certains des noms qui correspondent au nom d'Allah azzawajal, tant que ce n'est pas des noms qui contiennent un sens exclusif à Allah sallallahu wa taala alors c'est quoi l'autre condition qui doit être imposée ici selon ce hadith Eh bien, c'est le fait que, Le prénom ne doit pas être, ou la coulée, la même chose, ne doit pas avoir comme origine un caractère ici méritoire. Je mérite comme appel Al-Hakam, je mérite comme appel Al-Karim, ça c'est « non ». Mais de façon quoi Aléatoire, tu as aimé ce nom, quelqu'un va dire « Ah, je vais, je vais appeler mon fils, quoi, euh, Aziz, ou Karim, ou Hakim, j'aime ce prénom, ça, ça sonne bien ». OK ou bien inchallah j'espère qu'avec ce prénom mon fils inchallah yani atafa'al khayran OK il y a pas y a pas de mal ici inchallah subhanahu wa ta'ala Euh, les ulama, ils parlent aussi de ce qu'on appelle as, al-asma ou al modaf certains prénoms composés, certains prénoms composés qui contiennent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme ils disent les ulama, ça, ça n'existait pas lors du temps de al-salaf, ta'ala anhum et c'est mieux de les éviter. Mais c'est une chose qui est apparue, encore une fois, à travers l'histoire de l'islam, surtout dans les peuples qui ne sont pas arabes. Les peuples qui ne sont pas arabes, et on trouve ça beaucoup de nos jours, surtout dans certaines cultures. Alors, ils disent les ulama comme « Allah", Atallah, atallah. »« Allah", c'est quoi C'est le don d'Allah. Ok Allah Azza wa Jalla te donne quelque chose. « Atah un min Allah » Alors, si quelqu'un va appeler son fils « Atah Allah » par exemple. Ou bien « Daifullah »« Allah", c'est l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Hidayat Allah » la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala rahmat Allah subhanahu wa Allah assis euh, de suite alors il y a entre les ulama il y, a, et, il y a une divergence entre les ulama sur ce genre de noms parce que les ulama ils constatent que certains de ces noms contiennent une idafa ici le lien qui est clairement qui fait référence à quoi à la à, au, à la reconnaissance ici shukron لله سبحانه وتعالى ثناء لله عز وجل قوله فات نعمه الله رحمه الله وكنعه الله رحمه الله انسى de suite et d'autres qui contiennent plus le tafaoul tafaoul c'est quoi c'est une forme d'optimisme okay? c'est comme comme une fois lorsque quelqu'un il va nommer son fils bayfulah l'invité d'allah ça c'est quoi c'est pas nécessairement que c'est vrai Mon fils il est l'invité d'allah subhanahu wa pas une bonne personne ولكن Je suis optimiste, Insha Allah. Et Al Khairan, je lui accorde un, un tel prénom comme ça, pour que Insha j'espère, qu il va être fi Al Jannah auprès de Allah Subhanahu wa Taala, ainsi de suite. Et il y a d'autres, d'autres noms d'autres euh, noms composés comme ça qui sont plus problématiques on va pas entrer dans les détails bien sûr de chaque nom mais comme les uléma ils mentionnent Ghurm Allah ok donc parce que selon l'essence de la langue arabe ça peut être problématique mais en général ici comme ils mentionnent ici l'imam euh, ou bien Cher Bakr Abu Zaid Taala Bakr Zaid c'est l'un des uléma contemporains عليه الله il est décédé il y a de cela quelques années à peine Bakr Abu Zaid Allah il a un nom, il a un livre très connu Euh, C'est une référence sur le sujet. C'est une petite encyclopédie de Al-Manahi al-Fridiah. Ça veut dire les paroles soit interdites ou bien contraire à, contraire à l'islam. Ok, les paroles, différentes paroles, que ce soit dans les douas, des prénoms, ainsi de suite. Et il parle de, de ce genre de, de situation ou bien de, euh, de questions. alléyahurrahmatoullahit ta'ala. Et lui, il nous dit Hadith asmiyyatul latiḥadathatfir ʿummati ba'da ʿxtilātihā bil و الا فالعرب في صدر الاسلام لا يعرفون مثل هذه الاسماء المضافه والنصيحه للمسلم لا يسمي بها ابتداء لكن من بشيء منها فان غيرها فهو مناسب وان فلا الله comme on a mentionné que ce genre de nom composé n'existait pas lors une temps une fois des premiers musulmans et c'est pour cela que le musulman devrait éviter de prénommer ses enfants avec de tels prénom quoi composé sauf si c'est ça ton prénant tu es né avec ton, ce, ce prénom là et qu'il n'y a pas de sens problématique pour le prénom si tu peux le changer tant mieux sinon ce n'est pas ce n'est pas grave la fall ça euh, pour la coille les ulama, ils disent petit détail technique ici juste pour euh, Pour notre information, pas directement relié au tawhid, mais encore une fois, en parlant de la kunya, ils disent les ulama, la kunya abin ou ou a ou ou ou Donc la kunya c'est quoi Ça peut commencer par abu fulan, ça peut être ummu, ça peut être ammu, ok l'oncle de tel, khal, ok ammetou, la tante de tel, khal et tout. Donc tout ça c'est les, c'est les kunya. Et les kunya bien sûr ça peut venir de d'un waṣf d'un attribut que ce soit un bel attribut ou bien un mauvais attribut madhan dhamman abul fadail ya cette kunya là abul fadail fadail ça vient du fadl l fadl c'est encore une fois la noblesse ok c'est les noblesses le père des noblesses, quelqu'un de, de noble on va l'appeler abul fadail ok ou le contraire bien sûr kunya qui vient d'un attribut négatif, Abu Jahl, comment c'est Abu Jahl, père de l'ignorance, Ismun al-Musamma, il le mérite. Ouat ta kulu بالنسبة إلى الأولاد, parfois la kunya elle est reliée aux enfants, bien sûr, comme Abu Salama, Abu Sharayh, Abu Ahmad ainsi de suite. Ouat ta kulu ila ma'ula bi shuh, parfois quelqu'un va lui accorder la kunya parce que quelque chose était, parce qu'il côtoyait quelque chose. Qad Абу Хурайра, radi Allahu ta'ala anhu le prophète sallahu alayhi wa sallam la lui a accordé cette kunya de Abu Hurayra parce qu'il l'a vu avec avec un chat il côtoyait un chat donc ici c'est côtoyé quelque chose alors tu vas prendre la euh, la kunya qui est reliée à cette à cette chose là et il y a il y a d'autres d'autres sources de kunya donc c'est l'amr fi ils disent normalement la pratique normale c'est que si quelqu'un a une reliée à ses enfants. Alors normalement, la kulia, elle devrait être reliée à l'enfant aîné, au garçon aîné. Donc, Abu, encore une fois, si ton fils aîné, c'est Choural, eh bien, tu vas être Abu Choural. Bien sûr, c'est pas, c'est pas obligatoire, okay, mais c'est ça, comment on dit, le standard dans le domaine de de la kulia. Est-ce qu'il y a des questions C'est clair. On passe à la prochaine section maintenant. Celle-là, c'est parmi les sections encore une fois qui parfois, comme on a dit, parfois on va parler surtout des choses okay, qui vont aller rapidement, chez Allahoussoum. des choses comme ça, comme on ne devrait pas dire telle chose, on ne devrait pas décrire telle chose, on devrait plutôt dire telle chose. Et parfois, il va y avoir quand même des sections qui nous apprennent des choses nouvelles et, et un peu plus, un peu plus poussées, ou bien un peu plus sérieuse, ok, sur la question du tawhid, comme la section qu'on va couvrir maintenant, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala bab man bishay'in fihi al-Qur'an ou al-Rasoul alayhi wa sallam, et celle-là, elle est extrêmement importante, parce que ça, c'est une bien sûr, c'est euh, parmi les choses contraires au tawhid les plus graves, ok, qui détruisent le tawhid complètement, et malheureusement c'est très répandu dans certaines cultures, billahi subhanahu wa ta'ala donc on va parler du fait maintenant De se moquer de la religion de l'islam ou bien d'insulter la religion de l'islam ou bien soit insulter la religion elle-même ou bien insulter ces quoi ces euh, symboles ces symboles qui sont qui sont clairement les symboles absolus de la religion de la, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala on va voir que ça c'est extrêmement bien sûr grave et que c'est complètement contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala il a le zikr al-istihza' bi umour ad-din الذي ينافي تعظيم الله مطلقا que le estihza' se moquer et insulter la religion d'Allah azza wa jalla c'est quoi son hukm c'est quelle forme de euh, C'est quelle forme d'interdit selon vous Haram quoi d'autre Kuffar akbar barakallahu fi. Dans toutes les situations, se moquer ou insulter de la religion d'Allah, subhanahu wa taala, c'est kuffar akbar. Il n'y a pas d'autre cas de figure, on va voir, il y a juste une petite exception pour al-mustar, celui qui est sous la contrainte forcée, mais ça c'est autre chose. On parle de celui qui le fait de son propre gré, ça c'est kuffrun akbar. La logique derrière elle est très simple. Même s'il y a bien sûr on va mentionner maintenant les les dalil hadith et les ayats de suite, mais la logique derrière elle est très simple. Même si on a on connaissait pas l'ayat ou connaissait pas le hadith, en comprenant c'est quoi l'islam, on va comprendre que c'est kuffrun akbar. C'est quoi la ibadah d'Allah Azzawajal Quel est le sens de la ibadah d'Allah Azzawajal C'est quoi, quoi croire en Allah Azzawajal Est-ce que Iblis, il croit en Allah Azzawajal Oui et non. Oui, dans un sens, non, dans un autre sens. Si on va dire oui, il va entrer le Jannah. Si il si est si croyant, il va entrer le Jannah, Iblis. Pourquoi est-ce qu'il va aller Jehannam. Il croit en Allah au sens plus général Quand on entend qu'il croit en l'existence d'Allah azzawajal, oui, mais est-ce qu'il croit en Allah azzawajal, en l'iman sahih la croyance valide, l'iman qui est valide, pourquoi non Oui. Il n'a pas voulu faire al-ibada, non, quoi d'autre Est-ce que Iblis il vénère, il الله سبحانه وتعالى. Est-ce qu'il vénère Allah azza wajal? Est-ce qu'il respecte Allah subhanahu wa ta'ala? Le, le sens le plus simple de l'ibada, le, le sens le plus simple de l'iman de l'ibada, OK? Que même un kafir comprend. Même un kafir quoi comprend, qu'il l'applique ou non? Mais il comprend. Si on parle d'un sens plus avancé de la un peu plus avancé, je dis pas très avancé, mais juste les premiers pas comme ça de la comme l'importance de faire la salat, il y a des gens ils connaissent pas ça. En s'entend il y a des, des gens qui viennent euh, de là, ils se disent musulmans et ils pensent qu'ils ont ils ont la foi, ils sont de très bonnes personnes. Pourquoi Parce qu'ils ont jamais fait de mal. Ils disent hamdulillah, remercier Allah azawajalla, mais ils savent pas que ne pas faire la salat c'est grave. Ils savent. Mais ça c'est un niveau un peu plus avancé. Mais si on revient derrière derrière, derrière la première chose, première chose c'est quoi Croire en Dieu. C'est quoi C'est respecter Allah Azza wa C'est tardim, la vénération, croire que Dieu, il est le plus puissant, OK Comme on dit entre guillemets, je suis pas en train j'essaie juste d'expliquer ici le sens de ta'dhim. Entre guillemets, c'est savoir à qui tu parles. Comprenez savoir à qui tu parles. Je veux donner un exemple. Il euh, a Lorsque les gens, ils savent que ça, c'est le roi. Tu vas aller rencontrer le roi de façon soudaine comme ça, dans la rue. On va dire à quelqu'un "Est-ce euh, que vous voulez parler au roi Que vous voulez. Tout de suite, la partie majeure, majeure, majeure des personnes. La première réaction, c'est quoi Si je sais que c'est le roi, alors il faut faire attention à comment lui parler. Est-ce que tu sais tu parles à qui Tu vas parler au roi. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord sur, sur ce point en tant que tel Est-ce que tu sais que ça c'est le haut boss de la compagnie Ok, donc toi tu es un employé et tu as ton superviseur, mais là soudainement un jour on va. Lui... Est-ce que tu sais c'est qui lui Lui là-bas il va venir te parler. Est-ce que tu sais c'est qui Donc ça c'est quelqu'un qui dans la hiérarchie il est quoi Euh, si sept plus, euh, niveau plus élevé que toi, ok C'est c'est comme parfois on va te dire c'est le grand boss. Alors là de façon spontanée, naturelle, je suis pas en train de parler si que nous en tant que musulmane comme ça on doit vénérer les êtres humains. Moi je parle seulement de en tant qu'être humain, c'est quoi la nature spontanée des gens, sans avoir à prendre des cours. Tu n'as pas à prendre des cours sur comment parler au entre guillemets le grand boss de la compagnie. Mais là les gens de façon spontanée Oh, attention, il faut faire attention à comment lui parler lui. On ne parle, on ne lui parle pas de n'importe quelle quoi façon comme ça. Est-ce qu'on s'entend sur ça Alors Allah Azawajal, et si la fitra, la logique, l'ââl, la raison, tout nous dit que la premier, le premier pas le plus simple dans le iman, c'est quoi C'est de respecter Allah Subhanahu Wa Taala. Wa C'est de vénérer Allah Azawajal. Et la chose qui va le plus évidemment contre ce concept-là de vénération, qui est pire de façon évidente, pire que de ne pas faire la salade, pire que quoi, de ne pas euh, répondre à l'appel d'Allah, pire, pire, pire, c'est quoi Oui, il y a plusieurs formes d'associations. Mais pire, la pire, pire, pire forme, de façon logique comme ça, celle qui va complètement à l'opposé. C'est à l'opposé, c'est l'autre direction, c'est quoi C'est l'insulter et se moquer de lui, subhanahu wa ta'ala. Je vous donne l'exemple, un encore une fois. Wallillah il m'a fait Allah azza wa il a le meilleur exemple, subhanahu wa ta'ala. Un soldat avec son commandant. Un soldat, il sait qu'il doit obéir aux ordres de son... Commandant, c'est ça la culture militaire. Il y a pas, il y a pas de débat, il y a pas de, je suis pas convaincu, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans une armée. Le soldat doit obéir. Alors il va lui donner des ordres et dans chaque armée ils ont des façons de répondre okay, pour pour montrer qu'ils respectent ok à vos ordres ou autre chose comme ça. Donc ça c'est. Imaginez si quelqu'un il va exécuter mais ne va pas dire à vos ordres. De façon silencieuse il va exécuter. Déjà ça va être considéré comme quoi? Un manque de respect. Imaginez maintenant quelqu'un pire que ça, le commandant lui donne des ordres et lui, il va pas les mettre à exécution, il va juste le regarder comme ça. Ça c'est quoi C'est pire que le premier. Ni il exprime son respect, ni il va obéir aux ordres. Maintenant, imaginez, son commandant lui donne un ordre, lui, il lui répond avec une insulte et une moquerie. Ça c'est quoi Complètement le sens opposé d'être un un soldat qui respecte le le commandement. Vous comprenez Il n'y a pas de façon de mettre les deux ensemble. On ne peut pas dire que ça c'est un, un bon soldat. Vendez. Voilà. Lui il va être tout de suite, tout de suite, tout de suite dans les problèmes. Exclu dans le problème. Walla Allahil Al A'la, celui qui insulte Allah azawajalla qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des symboles clairement représentatif de sa religion n'a pas une graine d'atome de iman dans son cœur ça c'est tout de suite c'est super évident vous comprenez dire le contraire ça serait dire ça serait parler de folie Vous comprenez, ça serait complètement déraisonnable. Sans même arriver, on va voir tout à l'heure. Même les textes sont, sont clairs. On ne prend pas d'innbilâq comme ça. Les textes, hadiths, aya sont clairs. On va parler de ça tout à l'heure en char Laazhouddin. Voilà qu'il d'un point de vue raison, ok? D'un point de vue raison, le euh, celui qui invoque autre que Allah Azawajal. Ok? Il y a quelqu'un qui aime beaucoup Allah Subhanahu wa Taala. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup Allah Azawajal. Il invoque Allah. Après ça, elle dit « Ah, il y a un wali, s'il dit tel. Ah, il y a un prophète. Il y a un prophète. Je vais invoquer Jésus. Euh, je vais invoquer tel prophète pour qu'il me rapproche de Dieu. » Ça, c'est quoi, c'est « shirkun akbar ».« Shirkun akbar », c'est pas ça, c'est extrêmement grave. Mais lui, on peut quand même reconnaître, malgré que c'est « shirk akbar oui, »« inna allaha la yagfiru ayyushrakabihi » que ce soit très clair, ok mais lui on peut reconnaître que dans son cœur il a quoi un peu d'attachement à à dieu un peu d'humilité devant dieu c'est pour ça qu'il veut se rapprocher de dieu à travers un prophète c'est shirk akbar c'est indiscutable c'est impardonnable c'est autre chose mais imaginez maintenant celui qui ne respecte pas Allah Azzawaj pas seulement qui est désintéressé en Allah, il insulte, il se moque d'Allah Azawajal. OK, vous comprenez, c'est pour ça que ça il y a pas, il y a pas de détail, il y a pas parfois c'est shirk mineur, parfois kofur mineur. Ça c'est kofrun akbarun qawlan wahidan dans toutes les situations yad La seule exception, ils disent les ulémas, illa أَلْمُكْرَهْ لِقَوْلِهِ تَعَالَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِمَانِ Сauf celui, bien sûr, qui le dit sous la contrainte, okay, sous la menace, bien sûr, il le dit pas, il n'est pas convaincu, il ne le fait pas de façon volontaire. Mais tout celui qui le dit de façon volontaire, qui insulte Allah Azza Jal. Remarquez que volontaire, ça inclut quoi? Sérieux et blagué. Blagué, c'est volontaire, c'est pas involontaire. Les gens, souvent, ils pensent que lorsqu'on blague, dit des choses, c'est juste une plaisanterie que ça ne prend pas des ahkams non, toutes les plaisanteries prennent les mêmes ahkams que l'islam ok, j'ai fait de la médisance de la riba à propos de mon frère mais c'était juste une plaisanterie c'est quoi son hukm, comment ça s'appelle ça s'appelle riba, ça ne change rien plaisanterie ou sérieux, ça ne change rien ce qui fait la différence en islam c'est volontaire, involontaire quelqu'un qui insulte Allah de façon involontaire c'était une erreur لا يؤاخذنا ان نساء اخطائنا لعزهكم celui qui a dit اللهم celui qui a fait la touba oh Allah tu es mon serviteur et je suis ton seigneur il dit le prophète sallam, a fait par la force tellement il était quoi dans l'euphorie tellement il était heureux là il a dit oh Allah tu es mon serviteur lui il n'est pas quoi il n'est pas n'est pas, pas blâmable Mais dès qu'on parle de façon volontaire, responsable, que ce soit sérieux ou blague. Aucune différence. Celui qui se moque d'Allah, Azza wa qui dit, ah, c'était juste une plaisanterie. Kafir, kufran, akba. That's it. Vous comprenez? Wada? Oui. Non. Non, ça c'est se moquer, ça c'est se moquer des gens, catégorie des gens. On parle de ce, ce qui est interdit, c'est se moquer quoi de la religion en tant que telle. Lorsque je me moque des gens qui font en faitoir shopping, je me moque des gens d'une pratique qui est contraire à la religion. Je me moque pas de la religion en tant que telle. Vous comprenez? mais dès que je me moque de la religion ou de ses symboles en tant que tel le plus que le symbole il est clair, il est évident il, il n'a il pas d'autre sens que la religion en tant que tel quoi le plus que ses coffres directs vous comprenez, alors remarquez ici si quelqu'un fait des plaisanteries des plaisanteries euh, je pas encore une fois donner trop d'exemples parce que je ne peux pas comme ça inventer des exemples sur place des exemples détaillés comme ça fait sur mesure, mais si quelqu'un fait des plaisanteries sur, il euh, y a certaines plaisanteries qui ne, qui sont parfois mal, mal placées, ok, sur le, sur la pratique du sacrifice de l'Id, mouton de l'Id et ainsi de suite, ok, mais parfois c'est déplacé, parfois on peut dire à la personne, tu commences un peu exagérer un peu trop, ok, respecte quand même, shaira ici, mais quand même ici il y a l'aspect de quoi faire une plaisanterie à, à propos d'un mouton. Vous comprenez C'est pas c'est pas pleinement exclusif à la religion. C'est pas le mouton qui est symbolique de la religion. C'est juste que là il y a deux choses qui se sont mêlées, le sacrifice avec un mouton qui est un animal. On peut faire des plaisanteries sur sur un animal. Mais si quelqu'un se plaisante, fait des moqueries sur le Coran, c'est quoi son hukm Kufar akbar. Kofar akbar. Quelqu'un fait des plaisanteries sur le prophète alayhi salam. C'est quoi son L'un des prophètes Kufr akbar. Quelqu'un se moque, fait des plaisanteries, insulte Allah subhanahu wa ta'ala. c'est quoi Kufr akbar. Vous comprenez Quelqu'un se moque, fait des plaisanteries sur la salate en tant que salate. La salate en tant que salate. C'est quoi Kufr akbar. Ok Ce qui est différent ici encore une fois. De quelqu'un, si quelqu'un va faire des plaisanteries sur... La salette de certaines personnes qui ne font pas la salade de la bonne façon ou autre chose, ok Donc là, ça peut être licite pour montrer que c'est la mauvaise façon ou bien ça peut être limite, limite, il y a une shubha, ok Mais dès que la personne se moque de la salette en tant que salette, de façon absolue comme ça, c'est pour ça c'est du cas par cas. Il y a des situations que c'est du cas par cas, des situations qui sont évidentes Encore une fois comme se moquer du Coran le Karim ayadan azza wa jall OK ça c'est kofrun akbar ayadan subhanahu wa ta'ala et pire que la moquerie bien sûr c'est l'insulte pire que la moquerie c'est l'insulte il y a al-haza il y a il y a al-istehzâ qui est la moquerie et il y a l'insulte ouvertement qui est quoi parce que l'insulte en plus de la moquerie ici Ça, ça a ce caractère de quoi l'insulte de, de mépris. Ça, ça exprime un mépris envers la chose qui est qui est évident. Taala. Les savants ils disent, Il y a deux types de Kuffar. Mu'ariduna Dans la langue arabe, ça, ça, ça se rapproche, mais c'est deux sens différents. Mu'arid, les opposés, ceux qui s'opposent à l'islam. Et al mu'ridun ceux qui se détournent de l'islam alors c'est qui les pires c'est les mu'arid ou les mu'arid? ceux qui s'opposent ceux qui se détournent ceux qui, qui s'opposent OK al mu'aridun ashadd kufra c'est les pires des kuffar ceux qui il y a le commun des kuffar c'est les mu'ridun ceux qui ne sont pas intéressés, ils sont occupés par autre chose, par le hayat ou duniya, et ceux qui s'opposent activement à l'islam al-haq, alors ceux e agla du nous dit ici Imam Sa'adi, alayhi rahmatullahi ta'ala, il dit que le hazlubidin illa min hada al que celui qui se moque de la religion d'Allah eh azza wa jalla, il bien, il fait partie de cette catégorie de ceux qui s'opposent à l'islam de façon de façon active. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est ça l'آyак que nous avons ici, dans surat At-Tawba, Allah Azza wa Jal, il dit, وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ Ça, c'est une ayette très connue ici, dans, dans ce cadre-là. C'est un asl, c'est l'un des fondements sur lequel se base la question ici de la moquerie. Allah Azza wa Jal, il dit, «Si tu les questionnes », ça veut dire les munafiquin, les hypocrites, ils vont dire, «Oh, c'était juste des plaisanteries. » إِلَّمَا كُنَّ نَخُوبُ وَنَلْعَبُ On va voir le hadith qui va expliquer cette ayette, Inch'Allah. Allah, Allah Azza wa Jal, il leur dit, قُل وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Dit, est-ce que vous vous moquez d'Allah Azzawajan et de ses prophètes et de ses versets? لا تعتذيروا Ne demandez pas pardon. Pourquoi? Ne vous, vous excusez pas en quelque sorte. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ Vous êtes devenus des kuffars après votre... « Iman », ça veut dire « après votre votre islam ». Alors, cette ayat-là, elle explique clairement que ça, c'est le kufr. « Iyad billah azawajal ». Il y avait une question est remettre en cause l'un des attributs de l'arrivée Le remettre en cause Dans, dans, dans quel sens Oui, très très bonne question. Ça, ça, ça rentre dans une section qu'on a couvert avant. Qu'est-ce qu'il y a Le fait de renier certains des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Et comme on a mentionné, si la personne, elle renie l'un des noms d'Allah Azzawajal qui sont clairement connus dans le Coran, dans le sunnah, alors la personne, il est quoi Celui qui renie l'un des, des noms d'Allah Azzawajal sur surtout les noms qui sont dans le Coran ou les noms qui font ici le ijma tous les musulmans le connaissent alors qu'est-ce que la personne elle est Les kafirs, ok, comme les mushrikin, ils renier le nom de Rahman. On a parlé de ça dans l'autre dans notre section, ok. Et les uléma, ils disent qu'il y a certains des noms de Allah Azawajel qui sont encore plus évidents que d'autres, parce qu'on les connaît par la fitra, comme le fait que Allah Azawajel il est al-Ali, il connaît toute chose. Donc là, pour répondre à votre exemple, si je dis quelqu'un craint Allah Allah Azawajel, il t'entend, et que la personne va me dire quoi, vous avez dit? Si la personne dit Allah il t'entend pas. Si quelqu'un dit Allah il ne m'entend pas il ne me, me voit pas ça c'est kafir bil azodi. Le sem et le basar d'Allah subhanahu wa taala. Ok on a que on lui dit est-ce que tu crois dans le Coran oui je crois dans le Coran le Coran il dit qu'Allah il est quoi Samir al-Basir on va lui donner les, les ayat. normalement la personne est connaît par la fetra mais s'il est pour plus de on va lui enseigner peut-être je ne sais pas la personne je, je Je pense pas que quelqu'un ici si ignorant de ça à propos d'Allah Azzawajal. Mais quand même, on va lui donner les ayats que Allah Azzawajal lui-même, il dit que il entend toute chose, subhanahu wa ta'ala, il connaît toute chose ma yakounou minna juwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ainsi de suite. Si la personne, elle persiste elle insiste que Allah Azzawajal ne voit pas et n'entend pas, ça c'est qu'à faire, ça c'est indiscutable. C'est clair non. Oui. Non. bonne question. ce C'est pas c'est pas ici certains des noms d'Allah Azza qu'on est permis de, de douter. Non, c'est une question ici de ce qu'on appelle qiyam al-hujja, l'excuse de l'ignorance, OK Que il y a des noms d'Allah Azza wa qui sont dans le Coran Karim. Comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Et là, c'est difficile d'imaginer qu'un musulman ne connaît pas ces noms d'Allah Azza wa ou qu'il les renie. La moindre des choses, c'est que pour certains des noms d'Allah azawajal, comme Al-Qudus, par exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup lu le Coran, dit Ah oui, est-ce que vraiment Qudus, c'est l'un des noms d'Allah? Je ne savais pas. Oui, c'est dans le Coran, c'est dans tel ayah. Ah ok, je ne savais pas. Bârakallahoufiq. Ça n'y a pas de mal. Que okay, ça c'est pas un kafir, c'est pas, c'est pas parce que s'il si était kafir, il y a un problème ici. C'est pas une condition de connaître tous les noms d'Allah azawajal pour être un, pour être un, un musulman. Mais Au besoin, si, comme on dit, when the issue is raised, si on parle de ça un jour, ah, comme Allah, il est à l'Quddus, et tu vas me dire, ah, vraiment, Allah, il est à l'Quddus, c'est l'un des noms d'Allah Azzawajal. Oui, archi, voilà, c'est dans le Coran, c'est l'un des noms. Alors, maintenant, il y a Qiyam al-Hujjah. Dès qu'il y a Qiyam al-Hujjah, qu'on on va lui montrer dans le Coran, la personne, quoi? Elle doit y croire, Ok. Le moment où la personne elle sait que ce nom-là dans la zodja il est cité dans le Coran et que elle le renie, elle ne veut pas l'accepter, c'est quoi C'est un kafir. Tout comme les musulmans qu'ils ont fait avec le nom qui est ar rahman rahman Mais pourquoi est-ce que je parlais Je disais il y a une parce qu'il y a une catégorie de noms dans la zodja qui sont pris de certains hadiths du Prophète sallallahu qui ne sont pas évidents qui ne sont pas authentiques de façon évidente pour tout le monde. Vous comprenez Il y a des hadiths qui sont Bukhari et muslim, surtout les hadiths qui, qui contiennent des noms d'Allah Azza wa Jal que le commun des musulmans connaissent et ainsi de suite, ou bien qui sont dans le Coréen. Mais il y a certains attributs d'Allah Azza wa Jal cités par exemple euh, hadith rapporté par At-Tabarani, ok Et ce hadith-là, euh, euh, euh, je sais pas, an nawawi il a dit, il est Hassan, moyennement authentique. Uh, Ibn Hajar il dit illa, OK, il y a une faille dans ce hadith autre chose. On va pas dire il faut croire en ce nom d'Allah Azza, sinon tu es quoi Kafir, c'est parce que là il y a un certain doute sur l'authenticité du hadith qui est la référence de ce nom d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez C'est clair. Donc, mais le moment à partir duquel le musulman, il sait que ça c'est les paroles d'Allah Ou ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il les renie quand même, ou bien renie ce qui est contenu de façon évidente, comme certains des noms d'Allah azzawajal, et eh bien ça c'est du kufr akbar encore une fois. Le plus qu'on va dans des situations plus détaillées, le plus qu'il faut faire attention, parce que parfois ça demande plus de plus de science ici pour remarquer certains petits détails. Mais encore une fois, si on revient à des choses évidentes, okay, quelqu'un qui se moque d'Allah azzawajal, quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa taala. Quand on parle de ces de ce genre de situations-là, qui sont les plus évidentes, et c'est ça ce qu'on appelle habituellement kufrun akbar directement Yadum billahi subhanahu wa taala. Alors ici c'est quoi C'est quoi l'histoire qui est derrière L'histoire qui est derrière, c'est le hadith ici qui est arrivé lors de la bataille de Tabuk, lorsque les musulmans ils se dirigeaient pour la bataille de Tabuk, le prophète صلى الله wa sallam il se dirigeait vers Tabuk pour Éventuellement, possiblement, faire face aux Romains, ok? à Rome. Alors le prophète s'adressait mais les compagnons, ils allaient pour faire face à cette grande puissance dans le temps, bien sûr, dans dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qalaradulun fi Razwati Tabou. Qu'il y a un homme qui a commencé à dire à ses amis, à son groupe, à sa gang en quelque sorte. Et ça, c'était un groupe de moulâfikîd, d'hypocrites. Comme les ulémas ils ont mentionné comme dans les hadiths qu'est-ce qu'ils ont dit Ma ولا mithla qurrā'in يعني رسول الله الله عليه وسلم وأصحابه القراء il a fait référence comme ça au prophète الله عليه وسلم et à ses compagnons Les munafiqis, on se rappelle, les munafiqis, c'est des gens qui n'étaient pas pleinement dans l'islam et qui montraient que eux ils étaient dans l'islam. Ils montraient, mais ils étaient ré réticents en réalité, au fond de leur cœur, et ils montraient à peine leur réticence. Mais ça sortait à travers des actions comme ces paroles qu'on va mentionner maintenant. Alors là, il a dit à ses compagnons, en faisant référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, à ses compagnons lui, cet hypocrite-là, il a dit à ses amis quoi Vous avez vu les Qurra là-bas? Les Qurra, ça veut dire les gens du Coran, ceux qui lisent le Coran et qui connaissent le Coran et ainsi de suite. On n'a jamais vu des gens comme eux. des gens si affamés que eux. C'est des gens qui aiment manger, qui aiment beaucoup manger. Ar Et des gens qui disent beaucoup de mensonges. C'est des menteurs avec leur langue, disent du n'importe quoi. C'est des menteurs. Walla adz bana'in deliqa. Et des gens aussi craintifs, aussi peureux lors de la bataille, lors de la guerre. Dans d'autres narrations, ça dit comme quoi il aurait dit ici. Subhanallah, toujours les hypocrites à travers l'histoire, ils ont, ils ont, ils ont cette, ce complexe-là. Ce complexe d'infériorité. Il a dit « Atavounouna anna bani al-asfar ».« Banu al-asfar », le mot « banu al-asfar » dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle dans nos jours les occidentaux. Okay? Alors il dit « Pensez-vous que faire la guerre au banu al-asfar, c'est comme faire la, la guerre aux autres Arabes auxquels vous, vous êtes habitués Vous allez voir demain quand vous allez faire face à Banu asfar vous allez tous prendre la fuite et vous cacher dans dans les montagnes. Ça veut dire ici il est en train de parler encore une fois des des musulmans du prophète sallalahu alayhi wa sallam et des et des il parle de eux de loi, il dit que c'est des peureux. Donc là c'est quoi Il se moque des musulmans, du groupe de musulmans qui a inclué Le prophète (alayhi salatou wa salam) et de ce fait, il se moque du prophète (alayhi salatou wa salam) en disant que le prophète (sallallahu ainsi que ses compagnons sont des gens affamés qui n'aiment que manger, qui ont de gros ventres et c'est des menteurs qui ne disent pas la vérité et c'est des gens qui sont quoi, peureux et, et craintifs. Alors il dit ici dans le hadith, c'est dit par la suite. فَقَالَ euh, لَهُ Il a dit Tu dis de n'importe quoi mais tu es monafique soit tu es hypocrite je vais dire au prophète sallalahu alayhi wa sallam et en partant pour dire le prophète au prophète sallalahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qui est ce qui s'est passé il a trouvé que le coran l'a déjà devancé le coran a déjà révélé au prophète sallalahu alayhi wa sallam ce qui ce qui s'est passé alors Cet homme-là, il est venu chez le Prophète sallam, et il a dit au Prophète « Ya Rasulallah, innama kunna nakhoudu wa natahaddatu haditha al-raq binakta'u bihi ana al-tariq. » Cet hypocrite, il est venu en courant chez le Prophète alayhi alayhi wa sallam, parce qu'il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est allé pour lui raconter en disant « Ya Rasulallah, oh c'était seulement quoi des plaisanteries c'est parce qu'on est, est dans un voyage, on est fatigué et tout, on voulait juste trouver des choses comme ça euh, des... Euh, Comme des, des, des jokes à dire, des, des blagues à dire pour passer le temps et ainsi de suite. Alors il dit comme ici, il dit Je le vois jusqu'à maintenant je me rappelle de lui. Comment est-ce qu'il était attaché quoi au chameau du prophète ça veut dire il suppliait le prophète et les roches ne cessaient de Quoi de d'eurter ses chevilles, ses pieds Ça veut dire les sahabas, ils jetaient des roches sur cet homme-là parce qu'ils ont entendu parler de ce qu'il a dit. وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُرْضُ وَنَالْعَبُ Et il ne cessait de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste des plaisanteries. C'était quoi On était en train de jouer, de rigoler. C'était des plaisanteries. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ le regarder même pas. Il ne le regardait même pas et il lui disait quoi La seule chose que le prophète صلى lui disait sans cesse Allāhi wa ayyatī wa rasūlihi. Qu'ont-ils Il lui répète l'ayat que Allah a dit. Il a révélé. Dis, est-ce que on se moque Est-ce que vous vous moquez de Allah, de son prophète ou bien de son messager ainsi que ainsi que de ces de ces versets et de ces de ces signes subhanahu wa taala. C'est clair. Un euh, détail. Un petit détail ici sur la question de euh, se moquer pour que ne soit parce que regardez, il y a beaucoup de moqueries de nos jours. Est-ce qu'on est qu s'entend sur ça? Beaucoup de moqueries sur la religion dans la zone que ce soit la religion qu'il islam directement ou bien sur la religion en tant qu idée, ça veut dire se moquer des prophètes se moquer de Dieu, se moquer des religieux ainsi de suite et ça parfois ça vient des koufars de façon directe et souvent ça vient de qui des spécialistes de la moquerie qui sont qui sont qui qui sont les monafiquis dans ce hadith, on vient de citer le hadith Ça c'est ça c'est euh, ça c'est la matière ça c'est la matière première du divertissement et de ce qu'on appelle entre guillemets l'art dans le monde arabe dans les médias arabes c'est se moquer de la religion sous un masque en général c'est sous sous un masque ok ça c'est très connu depuis plusieurs décennies les films égyptiens ainsi de suite c'est très connu ok Donc toujours, pas, ne, ne pensez pas que ça c'est des choses qui sont venues de l'Occident. Dans les premiers qui ont inspiré cela, le premier à inventer cela, c'est les monafricanes de l'Arabie. Ne croyez, croyez pas que ça ça vient des médias de l'Occident, ainsi de suite. Ça ça a suivi plus tard. Mais le premier premier qui a inspiré cela, ok, c'est les, les films égyptiens de Al le terroriste, je ne sais pas quoi. C'est très connu toujours, ok. Le stéréotype de l'homme barbu avec quatre femmes qui devient, je sais pas moi, un terroriste, c'est depuis les années 60 ou 70, c'est assez ancien, vous comprenez Et jusqu'à aujourd'hui, nuit et jour, encore une fois pour toujours faire ternir l'image de la religion d'Allah Azza wa donner la mauvaise image pour associer la religion d'Allah Azza wa à certains concepts que les gens pas, pas et ainsi de suite et comme j'ai dit souvent c'est rare il y en a il y en a ceux qui osent même dans le monde arabe ya'd billah mais c'est rare que quelqu'un bien sûr il va dire tout de suite insulter Allah Azza wa tout de suite insulter le prophète عليه le problème c'est que souvent c'est sous un sous un quoi un couvert Non, moi je moi je me moque de certaines personnes qui en réalité c'est pas ça l'islam. Ça c'est des gens qui sont extrêmes ou des gens qui donnent la mauvaise image de l'islam. C'est pour ça on se moque de eux. Alors est-ce que la question est-ce que se moquer des religieux est-ce que c'est un kafir akbar Ok ça c'est ça, ça c'est un peu sensible. C'est un peu c'est parce que Ils savent Shayari, ils savent comment jouer avec les limites. Ok, c'est pour ça qu'on les appelle les mounafirin. C'est parce qu'ils sont parce qu'ils cherchent ces limites-là pour ne pas, pour essayer de ne pas quoi être clair comme ça, pour ne pas sortir à l'affront direct. Alors se moquer, si on se moque, si quelqu'un se moque d'un shier, il va se moquer d'un shier. Ça c'est pas, est-ce que ça c'est un kuffar akbar? C'est pas un kuffar akbar en tant que tel. Que si quelqu'un il se moque d'un savant commence à se moquer d'un sang, regardez comment il parle, regardez comment ça c'est pas un cuffre akbar en tant que tel. Mais là encore une fois on va penser derrière pourquoi est-ce qu'il se moque de lui? C'est quoi c'est quoi la raison Peut-être il a à quoi'lè un problème personnel avec lui Peut-être il est jaloux parce qu'il est plus connu que lui, autre chose. Alors ça c'est fait, c'est comme se, se moquer de n'importe quel musulman, mais ça peut être un peu plus grave parce que se moquer des ulama, bien sûr. Mais on n'est pas dans le domaine du kofri, on est dans, dans le domaine des péchés. Mais si on réalise que non, non, non, il se moque de ce savant à cause de la religion, c'est évident, c'est assez évident, même s'il ne l'exprime pas. Alors c'est quoi ça Ça commence à exprimer, ça commence à nous montrer quoi Qu'est-ce que ça commence à nous montrer Petit à petit. C'est des indices de nifaq et c'est d'hypocrisie. Vous comprenez C'est pas nécessairement à la, pre à la première fois qu'on va dire « il est mon avir » parce qu'il y a toujours une petite shubha. Peut-être il est un musulman mais qui vient d'une secte qui est différente, ok d'un ishtihad différent, d'un groupe différent et comme ça arrive souvent entre les madahib et les sectes et ainsi de suite, il y a une forme de baril d'injustice, de ne pas craindre Allah Azza wa et on commence à coller à d'autres sectes des attributs donc là, son problème n'est pas avec l'islam c'est avec quoi une autre un autre groupe, une autre secte un autre madahib, autre chose c'est arrivé à travers l'histoire donc c'est pas nécessairement un délile de n'y faire mais comme j'ai dit Ça peut nous donner un premier indice, mais là, les indices de l'Éphèse, ça se, ça, ça s'accumule avec le temps. Une fois, il se moque d'un savant, une autre fois, il se moque d'un autre savant. Troisième fois se moque, je sais pas moi, d'un groupe de, de musulmanes qui est, qui ça, ça, ça n'a rien à voir le fait de dire ah ça c'est les musulmanes qui font ça ah les musulmanes ils donnent la mauvaise image Et, ok tout ça ça donne ça donne ça donne des indices à un certain moment donné qu'est-ce que ça devient ça devient du niftar qui est confirmé ok mais le niftar c'est pas le niftar ba'di au fond auprès d'allah c'est un kufur akbar mais on ne le traite pas comme kofrun akbar ça reste d'un ifaq akbar ça veut dire la personne comme Allah Azza wa dit on fait attention homul adu on fait attention au faut pas lui donner trop d'influence trop d'espace faut pas lui donner trop d'exposition faut pas être avec lui faut pas le défendre la tujadil anil munafiqin, ainsi de suite et après ça on le laisse et le jour où il fait sortir il exprime un kofur akbar la quoi il est Il est pris, comme on dit, au en flagrant délit. Ok, donc le coffre Akbar, c'est pas se moquer d'un chef, c'est se moquer des symboles absolus de l'islam, se moquer de Ramadan, de Assiyam, se moquer de l'had, se moquer de l'umra, se moquer de la Kaaba, se moquer des mosquées. Ok, les mosquées en tant que lieu de dans la azza wa jal pas les masjids en tant que association je peux me moquer de d'une association passer des gens qui qui ne sont pas dignes de confiance ou autre chose ça c'est pas kof mais si je me moque du masjid en tant que lieu de de recueillement d'Allah azza wa jal bait ibadati le masjid en tant que masjid Pas en tant que personne qui gère le masjid ça c'est quoi c'est kofron kofron akbar et ainsi de suite et la même chose les mêmes règles s'appliquent bien sûr aux aux insultes à sabou. Euh, On passe à la prochaine section incha'Allah Qui nous parle encore une fois de renier et oublier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques autres textes à propos de de cela. Donc tout comme se moquer d'Allah azawajal et de sa religion, c'est contraire à la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois aussi oublier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne représente pas une pleine vénération et une véridique vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. comme on le sait, man shakra ni'mat Allah yaziduh Allah, celui qui remercie les ni'am d'Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla lui donne plus. Wa man kafaraha, celui qui renie les ni'am d'Allah Allah, Allah azza wa jalla capable est capable de lui enlever ces ni'am Et on a déjà eu une section auparavant qui parlait un peu des ni'am, des bienfaits d'Allah عز و جل lorsqu'on a parlé de la aya 83 dans le surat النحل. Ceux qui connaissent les ni'am d'Allah عز و جل et qu'il est renie par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du mal de ce genre de, de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme ayat Par exemple, dans le surat Fossilat, Ayat 50, Allah عز وجل il dit wala in adaqnahu rahmatan ou bien dans le début de la ayah la yas'amu al insanu min du'a al khayr wa imma asahu ash-sharr faya'us qanut wala in Allah جل, il dit comment est que il décrit comment est que l'être humain il est quoi pessimiste, il est négatif quand le mal lui arrive, il perd confiance, il perd espoir. Mais dès que Allah Azza il lui donne une rahma des bienfaits de la miséricorde qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala, après pourtant des temps qui étaient durs, Allah Azza il lui donne du bien. Qu'est-ce qui arrive à Allah, subhanahu wa ta'ala Il dit que cet être humain, il dit quoi Il dit « La yaquulamna hadali » Il dit « Ça, c'est à moi, ça m'appartient. This is part of me, ça c'est mine, c'est à moi » et je ne pense pas qu'il y a Sarah, la fin du monde le jour dernier je ne pense pas que ça c'est véridique que ça ça existe et ainsi de suite alors c'est quoi le sens ici de les ulamas ils disent comme a Mujahid la Mujahid l'un des ulamas de tafsir bien sûr qui dit quoi ça c'est mes oeuvres ça c'est mon travail et c'est «Bien mérité». «Wa ana machuqul bihi». Donc, au début, «Layis amul insanu min dua'il khair». Au début, la personne était dans la difficulté, était dans la pauvreté, était... était. Qu'est-ce qu'elle faisait elle faisait dua. «Ya Allah, aide Ya Allah, ya Allah, ya Allah». Et après ça, elle a presque perdu confiance. Et dès qu'Allah azih wa ta'la lui a donné, qu'est-ce qui arrive Il oublie Allah, il dit quoi «Hadali». Ça, c'est «à moi». «Ça vient de moi». C'est mon travail, c'est mes efforts, c'est je le mérite bien, c'est bien mérité et l'oublier Allah subhanahu wa taala, et même encore pire et ou bien même euh, aussi il oublie, al il va oublier le, le jour dernier. Comme il dit ici Ibn abbas hadha min indi. ça ça vient de moi, Ay hadha al min c'est moi qui a travaillé pour la voix On a aussi une autre aya dans surah al qasas dans sourate al qasas il y, une autre, ah, il y a un autre verset qui se rapproche du premier verset qu'on a cité de Fossilat il dit subhanahu wa ta'ala ça ça nous parle de Qaroun on sait ce qu'est Qaroun Qaroun dans le temps de de Moussa salam, de Bano Israël c'était quelqu'un de dignitaire, de riche et de puissant et ainsi de suite et il s'exposait comme ça, il sortait pour faire des cérémonies publiques pour que les gens voient toute la fortune que lui possède et toute la puissance, et ainsi de suite, et Allah Azza wa nous a dit qu'il avait quoi Une fortune immense. C'était quelqu'un d'extrêmement riche. Et les gens sortaient juste pour voir ce que lui, il possédait. comprenez Alors, là, il y a des gens, ceux qui ont la science, qui craignent Allah Azza wa les ulamas, ils ont donné une nasiha à Qaroun, ils ont dit, Sois bienfaisant, tout comme Allah Azza wa Jal, il est bienfaisant envers toi, fais-le bien toi aussi. N'oublie pas Allah Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici Allah, il m'a fait du bien Il a dit, non, non, non. « Cette richesse que vous voyez, sa source, son origine, c'est de la connaissance que moi j'ai, que moi je possède. » Alors, comme ils disent ici les ulamas, les mufassilines, « Quala qatada ala ilmin minni bi al makasib » C'est parce que je suis un bon homme d'affaires, je sais comment bien faire le commerce, je suis un bon commerçant. Ça c'est ma connaissance et mon expertise qui a donné lieu à toute cette richesse que vous êtes en train de constater et de voir devant devant vous. Et d'autres mufassirines, ils ont dit quoi Ils ont un tafsir différent ici. Allah, il m'a donné ça parce qu'il sait que je le mérite, toute cette richesse. Okay, donc, ça, c'est un tafsir un peu, un peu différent, mais qui revient à la même chose ici, encore une fois, d'oublier quoi la bienfaisance d'Allah, Azza wa C'est comme Allah, Azza wa il est obligé de te donner ça parce que tu le mérites, c'est ton droit. C'est Allah qui doit te donner ça. Ta'ala Allahu an dhalik. Wa qaala wa hadha ma'na qawli mujahid uti tuhu ala al Et il y a une autre opinion ici de mujahid. Tout ça bien sûr, tout ça c'est des faciles qui expriment la même chose environ, c'est que parce que je suis quelqu'un de noble, OK, je le mérite, encore une fois cette question là de toujours penser que nous avons les bienfaits parce qu'on les mérite, c'est contraire au Quoi Au Tawhid d'Allah Azza wa Jalla, c'est parce que c'est contraire au concept de la pleine reconnaissance des ni'am d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi taala anhu. Nous avons ici un long hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est un long hadith. C'est une histoire. On a une autre série de sur les histoires du, euh, de de la sunna qui vient des hadiths du prophète Allahu Donc on va pas. On va juste euh, lire le hadith, l'expliquer brièvement de avec comme centre. Comme message principal, ce qui est relié ici, bien sûr à notre à notre sujet. On va pas sortir avec les différentes faoïdes leçons tirées de l'histoire et ainsi de suite. Alors, Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: "Inna thalathatan min bani Israila, abrasa wa aqra' wa a'ma." Dans Bani Israil, il y avait 3 hommes qui avaient des imperfections. Il y a l'un qui était aveugle, qui ne pouvait pas voir. Il y a l'un qui était chauve, akra, qui ne pouvait pas avoir de, de cheveux. Et l'autre qui était abras. Al-baras, c'est une maladie de la peau qu'on appelle, je pense, la lèpre. Ok, Donc ça, c'est al-baras à ma connaissance. Ça s'appelle la lèpre. Donc ça, c'est une maladie de, de la peau et que la personne, c'est comme, elle a une peau un peu, euh, une forme que entre guillemets, un peu répugnante aux yeux, aux yeux des autres, bien sûr. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ Allah Azza wa Jal a voulu les, les tester, les éprouver. Et il leur a envoyé un, un ange, Malak. فَأَتَا الْأَبْرَسِ Il est venu chez celui qui avait la lapre. Et il a dit اَيُشَيْئِنْ اَحَبُّ إِلَيكْ Donc, un ange, il est venu, peut-être sur une forme humaine, Allah Ta'ala A'lam. Il a dit... Euh, C'est quoi la chose que tu que tu aimerais plus souhaiter le plus avoir qu'est-ce qu'il a dit Je souhaiterais avoir une belle peau, une belle couleur, un beau teint et que Allah il m'enlève cette maladie-là qui fait quoi qui éloigne les gens de moi les gens quandaro les gens ne m'aiment pas à cause de cela ils ne ils ne viennent pas ils ne se rapprochent ou bien ils ne s'approchent pas de moi à cause à cause de cette maladie qala fa masa tout ce que cette a fait eh bien il l'a caressé et il a eu ce qu'il voulait avoir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxième question C'est quoi la fortune C'est quoi la richesse Les biens que tu aimerais le plus avoir Donc ça c'est une autre offre qui vient de cet ange. Il a dit al ibilu awil baqar. Il a dit les chameaux ou Les vaches ça c'est un chaque c'est un doute de oui du celui qui rapporte le hadith si le narrateur il a douté à ce qu'il a demandé Allah il lui a donné ici une une' cas euh, ça veut dire un chameau qui est qui est rouge ça veut dire qui est euh, qui est porteuse ok ça veut dire qu'il va qui va accoucher de d'autres d'autres animaux طيب ابخى سا دي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام euh, ف فات الاقرع فقال اي شيء نحب اليك اللي فيني شي لو اقرا لوم كي ايتي شوف اللي قال سي كو لا شوز ك تو اسبيري ك تو سواتري لو بل سوار قال لا دي قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به جامغ Et que Allah azawajalla il m'enlève cette maladie-là qui m'empêche d'avoir une une belle forme ou bien d'être d'être présentable. Quand la femme la même chose ici, l'a caressé et des cheveux ont commencé à à sortir de beaux de beaux cheveux. Après ça, il a dit. Quelle richesse tu aimerais avoir? Quel bien tu aimerais avoir? Il a dit al-baqarah, aouil, la même chose, soit les vaches ou bien les chameaux, dépendamment de ce que le narrateur il a entendu. Enfin, il y a lui a donné quoi? Une vache qui était porteuse. Wa lak fiha. Qu'Allah la baraka dans Alors, troisième après ça, il a eu quoi? Euh, il est allé, allé, allé pour voir le troisième qui nous reste, qui est l'aveugle. Il a dit, c'est quoi la chose que tu espérais ou bien que tu souhaiterais avoir Il a dit, <coughs> qu'Allah, Azza wa Jal, il me donne... Quoi Qu'est-ce que le troisième il mérite Il souhaite avoir... <coughs> Évidemment, la vue. Et que je puisse voir les gens, que je puisse voir les gens, parce que je suis incapable de, de voir les autres, alors la même chose ici il l'a caressé et Allah Azza wa wa alaykum wa rahmatullah il l'a caressé et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé il lui a donné la ni'ma de la vue et là il pouvait voir avec ses yeux il a dit quel argent quel richesse et quel bien tu souhaiterais avoir, il a dit al-ghanam des moutons. Allah Azza wa Jal lui a donné un mouton, encore une fois, qui était, euh, qui était femelle et qui était porteuse. Et les trois animaux ont donné naissance à plusieurs animaux par la suite, chacun de ces trois animaux. Alors, il y a l'un qui avait tout un troupeau de chameaux, l'autre qui avait tout un troupeau de vaches et l'autre qui avait tout un troupeau de... Deux boutons. Plus tard, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, le même ange est revenu. L'épreuve n'est pas terminée. Le test n'est pas terminé. « Ata al-abrasa fi suratihi wa hay'atihi » Il est revenu voir celui qui était le « abras » Celui qui avait la maladie de de la peau et il a dit radulun miskinun wa abnusabiilin قد انقطعت بيلحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك il a dit je suis ça c'est l'ange qui s'exprime il a dit je suis un homme pauvre je suis de passage un voyageur انقطعت بيلسبول j'ai pas de famille j'ai pas d'amis j'ai personne alors je n'ai aucun espoir à part Allah et puis toi Ça dire, je te demande ton aide. Je te demande par Allah, celui qui t'a accordé une belle peau et un beau teint et toutes ses richesses, je te demande de m'accorder un seul animal pour que je puisse, quoi, voyager avec que je peux emporter avec moi lors de mon lors de mon voyage. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Celui qui avait la lèpre, il a dit: Elḥuqur J'ai trop d'obligations, j'ai trop, j'ai trop de dépenses. Je m'excuse, je ne peux pas t'aider. Qālakānī je lui a dit: Je pense te connaître. Alabtakūn abrās yaqẓarukum nāsufāqiran fa est-ce que c'était pas toi qui étais le abras qui avait la maladie de peau qui, est, qui avait la lèpre et qui avait et, qui, euh, et que les gens n'aimaient pas être avec toi n'aimaient pas te côtoyer et c'est pas toi qui étais pauvre tu n'avais rien et qu'Allah il t'a accordé tout ça donc là il lui a rappelé quoi la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'est-ce qu'il a dit cet homme cette richesse là je l'ai eue Харитаж, кабиран ан кабир, ça vient de mes ancêtres. قَالَ إِن كُنتَ كَاذِبًا فَصَيَّارَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنتَ Cet ange lui a dit quoi Si tu ne dis pas la vérité, alors que Allah Azza te retourne à l'état initial dans lequel tu étais. Et il est venu chez le deuxième homme. La même chose ici. Il lui a dit la même question ici. C'était la même réponse qu'il a refusé de l'aider. Il a dit que ça, c'est quoi C'est mon héritage. Ça vient de mes ancêtres et ainsi de suite. Et il a fait dua contre contre lui. Et après ça, il est venu voir l'homme qui est aveugle. Et il lui a posé la même question ici. Fala balara billahi alors qu'est-ce que cet aveugle il a donné il a donné une réponse différente que les deux avant lui il a dit qad kuntu basari moi j'étais quelqu'un d'aveugle et Allah azza wa m'a donné comme ni'ma la vue il a dit ma wa la il lui a dit quoi va voir mon troupeau de moutons prends ce que tu veux je ne vais pas t'empêcher de prendre de ce qu'Allah, Azzawajal, il t'a écrit écrit d'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit cet ange s'est adressé à cet aveugle. Il a dit, Amsik Malak, garde ta fortune, garde ta richesse. J'en ai pas besoin. Vous avez été éprouvés, vous les trois. Allah, Azzawajal, il est satisfait de toi et Allah, Azzawajal, il est en colère contre les deux autres les deux autres hommes ça c'est un hadith comme la mentionné, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim et qui nous explique entre autres que ici par formule mathématique ou bien par données mathématiques 2 sur 3 et c'est ce qui est confirmé dans le Coran al-Karim que la majorité des êtres humains ne sont pas reconnaissant que peu des serviteurs d'Allah sont vraiment reconnaissants et se rappellent des niames d'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, l'être humain lorsqu'il est faible, lorsqu'il est pauvre lorsqu'il est malade, il espère et il fait dua et il demande à Allah et ainsi de suite, mais dès que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne en général l'être humain, il oublie et il dit que ça c'est mon travail, c'est Ma connaissance c'est mon héritage, c'est mon effort et ainsi de suite, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala et de ce fait, il refuse d'obéir à Allah azawajal ou il refuse d'aider les autres et de faire des sadaqats et d'aider les pauvres et ainsi de suite. Alors ça c'est encore une fois une section sur l'importance de la reconnaissance de chokr d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui fait partie de tawhid Pourquoi C'est parce que Nisbatu al-ni'am Allah subhanahu wa ta'ala C'est le fait d'attribuer les bienfaits à Allah azza wa jal Pas à nous ou bien à d'autres personnes Bien sûr on peut le faire après avoir attribué Allah azza wa jal On dit que ça c'est la ni'ma d'Allah azza wa jal Et puis Ça c'est alhamdulillah un héritage que j'ai eu à travers les ancêtres et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair okay. Passons à la prochaine section maintenant encore une fois toujours dans le cadre de la reconnaissance, reconnaître les ni'ma d'Allah Azza wa La prochaine section nous parle plus particulièrement de reconnaître la ni'ma d'Allah Azza wa qui est la ni'ma des enfants. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des enfants et c'est relié à un verset bien particulier de sourate al-A'raf, le verset numéro 190, ayah numéro 190 de ayat al-a'raf comme on va le voir باذن الله تعالى bien plutôt de sourate al-a'raf comme on va le couvrir الله سبحانه وتعالى alors قال العلماء ان من انعم الله عليه بنعمه الولد فعليه ان يشكر وان من من كفر هذه النعمه تعبيد اسم الولد لغير الله سبحانه وتعالى لعلماء nous disent que lorsque الله عز وجل nous donne la ni'ma de l'walad des enfants, eh bien là, il faut reconnaître la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, qu'est-ce qu'on fait C'est Il faut choisir le bon nom de, de, de cet enfant et on parle plus particulièrement ici du danger de d'accorder certains prénoms à un nouveau-né, comme le fait de choisir un prénom qui contient le ta'bid à autre qu'Allah azza wa jalla. Ça veut dire, si quelqu'un il va prénommer son enfant, abd telle chose qui n'est pas Allah zaujal ok Abdul Nabi Abd prophète ok est-ce okay. que okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. ça c'est licite clairement non bien sûr comme il dit ici l'imam Ibn Hazm alayhi rahmatullahi taala l'imam Ibn Hazm c'est l'un des grands savants de l'islam, l'un des grands savants de l'Andalousie et du madhhab euh, al ok Imam Ibn Hazm c'est l'un des grands ulama, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent « illa annahu ukhidha alayhi salatatul lisanihi » les ulama le critiquent pour certains points bien particuliers comme quoi sa langue il avait une langue très très très dure envers ceux avec lesquels il n'était pas d'accord ok il exagérait parfois dans sa critique dans son temps en quelque sorte, ça c'est de un et deux aussi de les ulama ne sont pas d'accord avec son caractère qu'on appelle lahiri ça veut dire parfois de de trop prendre les textes à la lettre de les trop les prendre à la lettre et de ne pas voir un peu plus loin que ça comme c'est le, le cas des autres madhhab des quatre madhhab par exemple alors imam ibn Hazm alayhi rahmatoullahi ala, il nous dit qu'il y a ijma' à l'unanimité li Tout prénom qui est autre que ou bien qui contient le ta'bid, عبد serviteur de autre que Allah Azzawajal, comme 'abd Amr, 'abd al-Ka'ba et ma asbaha dhalik. Tout ça c'est à unanimité entre les savants. C'est interdit, c'est haram, hasha excepté une divergence sur Abdul Muttalib, 'abd al-Muttalib, OK Quand c'est Abdul Muttalib, ça c'est quoi lié à la famille du prophète عليه الصلاة و Assalam, son grand-père c'est Abdul al-Muttalib grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un entre les ulama sur la question de Abdul muttalib l'opinion de Ibn Hazm lui-même ainsi que Ibn Baz par exemple c'est que c'est licite d'utiliser Abdul muttalib que ça c'est une exception de tout le reste, de tout le lot ok, la deuxième opinion qui est la bonne opinion azawajal, bien sûr c'est que non la, les règles s'appliquent à à tous les noms qui a Abd autre chose que Allah Azzawajal, incluant Abd al-Muttalib, et que Abd al-Muttalib c'est une forme de shirk, ça c'est l'opinion par exemple de Ibn Taymiya et Ibn Ruseimin parmi les parmi les contemporains. Taï, pourquoi est-ce que certains ulama ils ont dit que Abd al-Muttalib c'est une exception, qu'on peut dire qu'on peut appeler quelqu'un Abd al-Muttalib, que le prophète sallallahu alaihi wasallam il a il avait dans son L oncle ou bien dans son euh, dans son cousin plutôt ibn ammihi qui s'appelait al Muttalib et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé n'a pas demandé ne lui a pas demandé de changer son prénom donc l'un des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait al Muttalib et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de changer son prénom alors de là certains ulama ils ont dit vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé aqarrahu ala ma huwa alors ça c'est une, une exception Euh, à, euh, au reste du ijma bien sûr, à l'unanimité qu'on a mentionné avant ça, aussi ils ont ils font référence au hadith rapporté par Moukhal et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Anan nabiyu la kavib anabdu'ab, anabnu'abdi'l-muttalib je suis le prophète de façon véridique, je suis le prophète d'Allah azzawajal et je suis le fils d'Abdu'l-muttalib, anabnu'abdi'l-muttalib je suis le fils d'Abdu'l-muttalib parce que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Abdu' Al-Mutalib, ok, et dans l'islam ainsi que dans la langue arabe, le on peut dire je suis le fils de tel en faisant référence à ton grand-père, ok, tu es le fils de ton de ton père, tu es aussi le fils de ton grand-père. Donc si ton grand-père c'est Ahmed, tu peux dire je suis le fils de Ahmed, par exemple, c'est clair. Vous aviez une question? Non. Pour ce qui est des familles, bien sûr, non. Le hokm, c'est non. Ça reste que c'est interdit. Mais pour les familles en tant que telles, si on peut pas le changer, on peut pas le changer. Comme on va le voir maintenant, pour ce qui est de al Muttalib, le prophète, il l'a dit, je suis le fils de al-Muttalib. Muttalib. Mais là, la deuxième opinion, qui est la bonne opinion, ils disent non, non, non. Abdul Muttalib c'est interdit on peut pas appeler quelqu'un Abdul Muttalib alors pourquoi est-ce que le prophète sallalahu alayhi wasallam il l'a dit hada min bab al-ikhbar min bab al-ikhbar c'est la première chose c'est que le prophète alayhi wasallam yukhbiru anna lahu jaddan ismuhu Abdul Muttalib le prophète sallalahu alayhi wasallam il est tout simplement en train de de nous informer qu'il a un grand-père qui s'appelle Abdul Muttalib dans le temps il y avait pas de nom de famille dans le temps le nom de famille c'est c'est quoi c'est C'est ton père ou ton grand-père ou autre chose. ok C'est Ibn Foulan. Ça, c'est ton nom de famille. Ça, c'est ça ta famille. Il n'y avait pas ce qu'on appelle de nos jours un nom de famille. ok Ça, c'est une bide nouvelle. Dans le temps, il n'y avait pas de nom de famille. Les gens s'appelaient, prénom, fils de tel. C'est ça ton nom de famille. Alors, fils de tel, c'est le nom de famille. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé un nom de famille entre guillemets qui contient Abdul Muttalib. Comprenez. Alors c'est pour ça que les ulama ils font la différence entre le prénom et entre le le nom de famille. Si le prénom contient du shirk on doit le changer. Si le nom de famille contient du shirk c'est pas toujours obligatoire de de le changer. C'est parce que c'est quoi C'est un erbar. Je ne suis pas responsable. C'est mon grand-père qui s'appelait comme ça. C'est pas moi. Vous Comprenez Bon Donc. De un, les ulama, ceux qui disent que Abdul Muttalib c'est interdit, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé le prénom de son grand-père. Il est en train de nous en faire informer que son grand-père il s'appelle Abdul Muttalib. Tu ne peux pas changer le cours de l'histoire, tu ne peux pas revenir en arrière pour changer le nom de ton grand-père. Il s'appelle Abdul Muttalib, c'est comme ça qu'il s'appelait. La deuxième chose aussi, les ulama, ils disent Abdul Muttalib. Eh bien, il s'appelait pas Abdul Muttalib, parce qu'il était habit serviteur de Muttalib. Ils disent que ça dans son histoire comme on l'a couvert dans As-Sira, عندما قادم مكه مع عمه المطالب لو grand-père du prophète sallallahu alayhi wasallam, bien avant le temps du prophète sallallahu alayhi wasallam, lorsqu'il est venu à la Mecque avec son avec son oncle, l'oncle du grand-père du prophète sallallahu alayhi wasallam. Lorsque le grand-père du prophète sallallahu alayhi wasallam s'était jeune, il est venu avec son propre oncle à lui. Et son propre oncle à lui s'appelait le Motaleb. Là les gens, il y a des gens, ils l'ont pas reconnu au début. Ils ne savaient pas que ça c'était le neveu. Ils pensaient que c'était quoi Un serviteur, un esclave. Alors ils l'ont nommé quoi Abdul Motaleb. On lui a dit ah ça c'est le Abdul Motaleb. C'est l'esclave de Motaleb. C'est son serviteur. Ok Pas au sens de l'adorateur ici. C'est le serviteur, l'esclave. Alors de là il a pris ce titre là qui est Abdul Motaleb pour ce qui est maintenant de l'histoire du cousin du prophète sallalahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdul Muttalib lors de la vie du prophète sallalahu alayhi wa sallam que c'était son prénom alors là la même chose ils ont une réponse à ça ils disent c'est pas vrai plusieurs historiens comme l'imam Ibn Hajar alayhi rahmatoullahi ta'ala ils ont vérifié cela ils ont dit non non non cousin du prophète sallalahu alayhi wa sallam ne s'appelait pas Abdul Muttalib il s'appelait Al Muttalib Il s'appelait pas Abdul Muttalib il s'appelait quoi Al Muttalib donc on cette divergence là on va l'a rayé. Il y a unanimité entre les ulamas, même pour accepter Abd al-Muttalib, mais Abd al-Muttalib, la bonne opinion, donc on va dire, tout ce qui est Abd, autre chose qu'Allah Azzawajal, c'est interdit. C'est interdit, encore une fois, c'est une forme de shirk, est-ce que c'est shirk mineur ou majeur, ça dépend bien sûr du sens, quand on accorde à ça, si on croit vraiment qu'il est abd du prophète, ça veut dire l'adorateur du prophète, ça veut dire l'adorateur de Kaaba, ça c'est Shirk Akbar. Si on croit, si la personne ne croit pas à ça, alors ça c'est bien sûr Shirkun Asghar, et c'est interdit, c'est du domaine des interdits. Et de deux aussi, c'est quoi C'est ne pas reconnaître la ni'ma d'Allah Azza wa qui nous porte maintenant vers la ayah ici dans sourate Al-A'raf, les ayats numéro 189 et 190 Alors c'est quoi c'est ayat dans sourate al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala il di huwa alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan fa marrat bih falamma athqalat da'a wallaha rabbahuma la'in ataytana salihan Allah aujourd'hui nous parlons que il vous a créé à partir d'une seule âme Et à partir de cette âme, Allah Azza wa il a créé quoi L'épouse. Khalaqa minha Zawjaha. Après ça, Allah Azza wa il nous parle que l'épouse, ça veut dire la femme, elle est devenue enceinte. Falamma afqalat ça veut dire lorsqu'elle est devenue lourdement enceinte, ça veut dire un, une étape qui avançait de alhaml en tant que telle. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala Les deux, ils ont fait du'a à Allah. Si tu nous donnes un salih. Un salih ici, ce pas un homme pieux. Un salih, ça veut dire si tu nous donnes un bébé, un enfant en bonne santé. Des parents, il n'y a aucun parent qui, quoi, ne souhaite avoir un nouveau-né qui va avoir des problèmes de, de santé biens des déformations ou autre chose alors là ils ont fait du ya Allah ya Allah atina salihan accorde nous un enfant qui est en en bonne santé un enfant qui est sain sa alors ils ont fait du ah Allah azawaj alors il dit subhanahu wa taala fala ja ma atahum salihan jalla leh shurkaa fi ma atahum mais lorsque Allah azawaj leur a accordé un salih un enfant qui est en bonne forme et en bonne santé qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont accordé à des partenaires, des associés dans cet enfant, dans ce qu'Allah Azzawajal leur a accordé, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ici, c'est quoi Shirk. Et c'est un shirk de quel domaine ici C'est quoi le problème C'est un manque de reconnaissance, encore une fois, de la ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça nous rappelle la section juste avant. Fait dua à Allah, Allah Azza wa Jalla lui donne ce qu'il voulait et plus encore. Et là, il oublie Allah et il va invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici dans le domaine ou bien dans la question ici de, de l'haml ou bien de la, de la naissance. Alors, c'est quoi « Ja'ala lahu shura ka ma Plusieurs ulema de tafsir, ils ont dit comment ici ils ont accordé un associé à Allah Azza wa C'est parce qu'ils ont choisi le mauvais prénom pour leur enfant. Comme c'était répondu encore une fois dans les sociétés. De Al-Jahiliyya Ok, Abdu Al-Muttalib Abdu uh, Abdu Shaiba Abdu uh, Telles Alors Les Abdu Amr Abdu Zaid Alors au début Ils avouquaient Allah Ya Allah Ya Allah Accorde-nous un enfant Ya Allah Accorde-nous un enfant Ya Allah Accorde-nous un, accorde un enfant Qui est en bonne santé Mais lorsqu'Allah Zawadjah Le raccorde un enfant à la place De l'appeler De le nommer Abdu Allah Abdu Rahim Abdu Rahman Il devient quoi Abdu Zaid Abdu Quelqu'un Abdul Abdoul Abdul Abdul n'importe quelle chose, c'est quoi ici? C'est et c'est un problème et un manquement de reconnaissance envers Allah subhanahu wa taala. il y a une histoire derrière cela que vous allez trouver dans les livres de Tafsir, une histoire, une narration. C'est quoi la narration? Écoutez bien ça. Adib Ibn Abbas, il aurait dit. C'est une narration. Comme quoi? لَمَّا تَرَشَّهَا آدَمُ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا إِبْلِسِ Lorsque Av hawa alayhiha sallam, lorsqu'elle a porté de son premier enfant, la première fois qu'elle était enceinte sur cette terre, إِبْلِسِ il est venu pour voir Adam et hawa alayhiha sallam. Et leur a dit أنا صاحبكم الذي اخرجكم من الجنة Je suis votre ami, votre compagnon, celui qui vous a fait sortir de الجنة. Ça veut dire Voyez bien le mal que je peux vous causer, je vous ai fait sortir du paradis. La ou la qarnay min ou min soit vous allez m'obéir ou bien je vais accorder à votre enfant, celui qui n'est pas encore né, je vais lui accorder deux cornes. Ça veut dire une forme qui est atroce. Deux cornes. De, de un, c'est une forme qui est atroce. Et de deux, il est en train de menacer Hawa, alayhi salam Il va avoir deux cornes avec lesquelles il va, quoi Ouvrir ton ventre et il va sortir. De façon forcée. يُخَوِّفُهُمَا وَلَا أَفْعَلَنَّ وَلَا أَفْعَلَنَّ Et je vais faire, et je vais faire. Vous allez voir. Il est en train de les menacer. سَمِّيَّاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ C'est quoi qu'est-ce qu'il demande Iblis ici selon cette narration? Si vous ne voulez pas, ça veut dire ici c'est de l'extorsion. OK, c'est du chantage. Soit, sinon. Alors c'est quoi qu'il réclame ici Iblis de Adam et de Hawa alayhi essalam? Prénommez votre enfant Abdul Harith. Je veux que votre enfant, il s'appelle Abdul Harith parce que selon certaines narrations, Al Harith c'était le nom de Iblis. Avant que l'Arzajel ne le maudisse, son ancien nom c'était l'Har, après ça il est devenu quoi? Iblis. Ok, tout ça c'est pas des hadiths du prophète, tout ça c'est des quoi? Et cela il y a des, des narrations comme ça, des livres, des gens du livre ou bien des des, des références des gens, des gens du livre de de Ahlul Kitab. La première fois ils ont refusé de lui obéir. Qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant est né mort, décédé. À sa naissance, il est déjà mort. ثُمَّ حَمَلَتْ À sa... À sa deuxième... La deuxième... Deuxième... حَمْلُ Deuxième fois qu'elle est devenue... Enceinte. فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَلَهُمَا La même chose ici. Il leur a menacé la deuxième fois. فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ walad Et là, ils se sont rappelés quoi De leur attachement à avoir un enfant. OK Attachement à avoir un enfant. Alors là, ils ont... En quelque sorte, ils ont euh, comment on peut dire ça Ils ont cédé, barakallahu fik. À cette pression et ils ont décidé de rappeler quoi Abd al Fa Donc c'est comme si ils ont obéi à Iblis, comme si Adam et Hawa, ils ont obéi à Iblis, subhanahu wa taala. Donc ici encore une fois, il l'a, il lui a accordé ce prêt dans là qui est qui est Abdul Harif. Là Là il y a plusieurs points à discuter à propos de ce tafsir et de cette narration et ainsi de suite. La première chose, est-ce que la narration est authentique? La narration, elle a été authentifiée par l'Imam al-Hakim dans son Mustadrak. Mais l'Imam al-Hakim c'est très connu que ses authentifications à lui sont prises avec une graine de sel, comme on dit chez les ulama. Ok? C'est pour cela que La majorité des ulama Ibn Kathir al ils ont rejeté cette hadith ils ont dit que cette hadith la تثبت علي ابن elle est pas authentique c'est pas des paroles de Ibn Abbas ou bien du prophète plutôt du prophète sallahu 2 de Ibn Hazm alayhi rahmatullahi ta'ala qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que ça c'est c'est une légende c'est du n'importe quoi c'est du mensonge inventé par des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont pas de gêne qui n'ont pas de haya pourquoi <coughs> alhamdulillah اديكم الله يصلح بالكم pourquoi se ce l'envoie que ibad la Qu que vous remarquez dans cette narration est-ce que quelque chose vous euh, vous gêne dans cette narration accusez adam et <coughs> <coughs> <Alhamdulillah. coughs> accuser Adam Hawwa alayhi d'une forme de shirk de un, et d'obéir à Iblis de craindre Iblis OK donc ça c'est une accusation grave c'est pas comme ça avec des narrations du de, de n'importe quoi qu'on va coller une chose pareille à Adam alayhi salam de un, avec encore une fois les les excès qui sont dans dans l'histoire en tant que telle c'est pour ça que le Ibn Uthaymin, alayhi rahmatoullahi ta'ala entre autres est-ce qu'il rejette cette narration écoutez bien ça il dit la mise de votre bien pas sur cette information sur cette histoire du prophète qui vient du prophète صلى عليه deuxième chose si c'était Adam et Hawa si vraiment Adam et Hawa ils ont fait ça عليهما السلام فَلَا يَلِقُ الله اللَّهِ وَعَدْلِهِ أَنْيَذْكُرَ خَطَأَهُمَا وَلَا يَذْكُرَ تَوْبَتَهُمَا منها. Si Adam il, il il aurait fait quelque chose pareil, est ce que Adam alayhi salam, on s'imagine qu'il aurait fait tauba après ça ou non? Prophète d'Allah, que si il avait fait quelque chose pareil, obéir à Iblis sur cette terre, il aurait quoi fait? Un tauba? Allah il est juste, il est sage, il est Hakim. Allah s'il avait mentionné l'erreur de Adam alayhi salam, nous aurait quoi aussi mentionné? La tauuba de Adam à A-issalam tout comme vousmos fait l'erreur de Adam à-issalam fil jedna paradis ou la tauuba de Adamhilam. Autre chose c'est que bien sûr elle biaya ou mar somin un chirk. Les prophètes sont immunisés, sont protégés contre un дека On ne peut pas dire que Adam A-Islam il va commettre du chique et qu'il va craindre et blisse rien taala. Elle Adam atera bihimmina chadora. Allah Azza wa Jalla nous parle de l'erreur de Adam Alayhi Salam d'avoir mangé de l'arbre. C'est quoi qui est plus grave obéir Shaytan dans manger d'un arbre qui est interdit ou bien obéir à Shaytan en faisant du shirk C'est le shirk. Si ça c'est vraiment arrivé Allah Azza wa Jalla aurait quoi c'était cette histoire et Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous aurait quoi c'était le etidar et la tauba encore une fois de adem alayhi salam et, et ainsi de suite euh ايضا في القصه ابنهما صدق الشيطان بقوله dans l'histoire aussi ça nous parle que ils ont cru en cette histoire de shaytan OK qu'est-ce que shaytan il a dit c'est quoi le chantage que le shaytan il a fait Qu'est-ce qu'il a menacé de faire De mettre des cornes, ok, sur l'enfant. Si quelqu'un croit Shaitan dans une telle prétention que je vais donner des cornes à ton fils, c'est quoi ça Ça c'est akbar, shirk majeur. Ça veut dire croire que Shaitan il est le créateur. Vous comprenez Donc là c'est une accusation qui va plus loin en réalité que Juste de penser que Adam alaihissalam il a commis shirk asghar en prénommant son fils Abdul Haris, c'est plus grave que ça. C'est on est en train de dire que Adam alaihissalam il avait il craignait que Shaitan y était un partenaire avec Allah zewad dans la création que Shaitan peut. Ok donc l'histoire en tant que telle elle ne se tient aucunement, elle ne se tient aucunement. Ce n'est pas pour dire maintenant que l'histoire c'est elle qui explique à elle seule la Haye. Même si l'histoire elle est faible, il y a la majorité des uléma de tafsir qui nous disent que la Aya elle parle d'Adam et de Hawa. Alayhi masallam. Voilà, sans parler de l'interprétation nécessairement par cette histoire. Donc là il faut faire la, la, la il faut faire une distinction ici. Soit on dit la Aya elle parle de Adam et de Hawa, ou bien elle parle pas de Adam et de Hawa. Si on dit elle parle de Adam et de Hawa comme c'est l'opinion de la majorité des ulama, soit on va dire, l'histoire elle parle de cette ayah ou bien on va dire, non, non, la aïe, elle parle d'Adam et de Hawa, mais l'histoire elle est quoi Fausse donc le fait d'interpréter cette ayah de al-A'raf par Adam et Hawa alayhi salam pas nécessairement accepter l'histoire comme elle est présentée dans la narration qu'on a cité tout à l'heure. c'est clair, il faut pas mêler les deux choses. Voilà ça reste malgré tout comme il nous dit ici l'auteur que l'opinion la plus valide même dans le tefsil Sharmazo c'est que, C'est la deuxième opinion, c'est l'opinion minoritaire des ulama de tafsir, qui est l'opinion de al-Qayyim, Ibn, Al Ibn Taymiya, Ibn Kathir et autre chose que cette ayah ne parle pas de de Adam et de Hawa ça parle des êtres humains en général. Comment est que les êtres humains Ça c'est leur description. Allah azza wa La femme elle est enceinte et là il demande à Allah Atina Salihan accorde-nous un enfant en bonne santé et là lorsque l'Arzudel leur accorde un enfant en bonne santé la majorité des êtres humains oublient l'Arzudel et ils vont quoi accorder des des associés à Allah subhanahu wa taala dans cet enfant soit en le prénommant Abdou », quelque chose autre que Allah subhanahu wa taala ou bien comme ça se fait dans plusieurs cultures ok on va on va lui amener quelqu'un pour qu'il le bénisse pour qu'il le protège comme ça des formes des formules de shirk des, protus, des, des, des pratiques de shirk et ainsi de suite qui sont contraires à la reconnaissance de la ni'ma d'allah subhanahu wa taala c'est pour ça que allah à la fin de la ayah, il dit subhanahu wa taala allah azawajal il est plus haut que ce qu'il lui associe subhanahu wa ta'ala ce qu'il ta'ala a Allah azza wa jalla ici dans la grammaire c'est cité quoi au, au pluriel alors que si c'était adam et hawa qu'est-ce que la azza al'idi yushrikani alors c'est en arabia singulier pluriel entre les deux qu'est-ce qu'il y a mudalla pour le 2, en arabe le deux de personnes On n'utilise pas la formule du pluriel ici. On utilise quoi? Al-muthanna. On va pas dire yushilikuna. Ça c'est pour le pluriel. On va dire les deux. Vous comprenez? Si la ayah le parlait, ça c'est l'argument de Ibn Thaymid entre autres. Si la ayah Elle parlait de Allah Azawaj l'aurait dit Mais Allah Azawaj l'aurait Allah Azawaj l'aurait dit Allah Azawaj Allah Azawaj l'aurait dit Allah Azawaj l'aurait dit Allah Azawaj l'aurait C'est au pluriel Un dernier petit détail Puisqu'on a parlé de ça Les ulama, ils disent aussi Comme on a mentionné Est-ce que vraiment Al-Haris Haris ici Est-ce que c'est vraiment Le prénom L'ancien prénom de Iblis Encore une fois Il n'y a pas de narration authentique Là-dessus De un Et la deuxième chose Ça ne semble pas être vraiment le l'ancien prénom de Iblis parce que le prophète ﷺ il a dit dans le hadith authentique qu'Allah ﷺ ahabu l'asma' ilallah abdullah wa abdurrahman les deux noms les plus aimés auprès d'Allah. Écoutez ce hadith. C'est quoi les deux noms les plus aimés auprès d'Allah C'est abdullah et Abdul, Ар-Rahman, serviteur d'Allah, serviteur d'Ar-Rahman. وَأَصْنَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّمٌ Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux non les plus véridiques auprès d'Allah Azzawajal. Pas les, les plus nobles, pas les meilleurs, mais les plus véridiques. Ça veut dire les plus représentatifs de la réalité humaine. C'est quoi C'est حَارِثٌ وَهَمَّمٌ ah. حَارِثٌ, c'est celui qui travaille dur. Pourquoi c'est représentatif de la réalité? Ça, c'est un prénom qui était connu chez les Arabes, populaire. Et le prophète dit Ça c'est l'un des noms qui sont les plus véridiques. C'est représentatif. Lorsque quelqu'un s'appelle Harith, il le mérite, dans tous les cas. Il est Harith. Pourquoi? En reconnaissant dans Parce que chaque être humain il travaille, chaque être humain, c'est la nature de la vie, ok? Chaque être humain il a des choses toujours à faire, toujours il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à faire sans arrêt. Et hammam, c'est quoi hammam? Hammam ça vient de al le souci, la pensée. L'être humain toujours il est soucieux, il a des choses il pense. Donc Il est en train de penser, d'envisager que de penser à certaines choses. Est-ce que je fais telle chose Est-ce que je fais telle chose Il fait des plans, ainsi de suite. Donc cette pensée continue, elle est représentative de la réalité. C'est pour ça que Hammam, c'est min asdaq il asma. Donc, vu que Harith, c'est parmi les, noms, les, les prénoms les plus véridiques, on peut pas imaginer que quoi, Iblis, il méritait un tel, un tel prénom. Ça, c'est l'argument entre autres. Ça, c'est un argument de plus. Bien sûr, l'argument de base, c'est qu'on n'a pas de que qu'Iblis, son prénom, c'était euh, Hammam, euh, ou bien c'était Harith plutôt. Après ça, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa C'est quoi les deux pires prénoms auprès d'Allah la Les pires, pas pires au sens que c'est que c'est shirk ou autre chose. On a parlé des pires, vraiment les pires pires de shirk, comme on a dit tout à l'heure, okay, shah, et des trucs comme ça, que ça c'est vraiment les pires, parce que ça c'est ça contient un sens de shirk. Mais ici, ça veut dire c'est pas les plus bons noms, c'est loin d'être les plus bons noms. Ok, c'est vraiment pas de bons noms, c'est quoi il dit, alayhi c'est encore une fois un prénom qui était populaire chez les Arabes, Harbun, c'est quoi? Harb, c'est la guerre. Le mot harb, c'est guerre. Murrah, ça fait référence à al-marara, ce qui a un goût amer. Ok, c'est amer. Encore une fois, c'est un prénom qui était populaire chez les Arabes, c'est murratun. Oui, akhi. C'est quoi le sens de al-muttalib? الله اعلم لا ادري شوف الشخشه ان شاء الله وكفيك بارك الله الحمد لله prochain secteur et qui de je pense c'est la dernière pour aujourd'hui на pour au uh, tawhid en comme une fois au nom wa ta'ala فَدْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَئِهِ سَيُجُزَوْنَ مَا كَنُوا يَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici de ces asma, al-husna, des bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi on doit, ce que Allah azza wa jall demande de faire, c'est فَدْعُوهُ بِهَا دَعُوهُ بِهَا دَعُوهُ بِهَا دَعُوهُ بِهَا دَعُوهُ بِهَا دَعُوهُ بِهَا دَعُ et de boycotter, de se distancier de ceux qui font le ilhad on va parler du ilhad le ilhad aujourd'hui, c'est être un athée, c'est l'athéisme mais c'est pas ça le nom du sens du ilhad dans le Coran al Ok en arabe aujourd'hui, ilhad c'est l'athéisme mais le ilhad ici dans le Coran il est cité dans un contexte pour s'il des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala alors wujud, wujubu wujub ya asma azza wa jalla. On doit vénérer et respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire le ilhad ici, le ilhad comme on a mentionné qui va à l'encontre de ce respect qui est dû envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit adorer Allah azzawajal par ses noms. Quelques règles très brèves pour ce qui est des noms d'Allah azzawajal. Qawa asma'u Allahi ta'ala kulluha husna. Tous les noms d'Allah azzawajal sont quoi Sont husna, sont des bons noms subhanahu wa ta'ala. Ay baliratun fil husni. C'est quoi les Asma al-Husna les appelle Asma husna Les plus beaux noms, c'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quand on dit les plus beaux noms d'Allah, c'est pas au sens qu'il y a des noms d'Allah et certains parmi eux sont les plus beaux. Non, non ça c'est traduction, problème de traduction. C'est les noms d'Allah azza wa qui sont eux-mêmes les plus beaux des noms. Al-Asma al-Husna. Ça c'est le sens ici de Asma al-Husna. Al-Husna. Сифатун камила لا نقصа фиها لا نقصа фиها C'est des noms de perfection dans lesquels il n'y a pas d'imperfection il n'y a pas de, de manquement ou, ou euh, de, de sens négatif أسماء الله كلها تدل على مسمان واحد Bien sûr tous les noms d'Allah عز و جل font référence à qui Tous les noms d'Allah عز و جل font référence à qui عز okay? Ça semble évident comme on a mentionné les mochilikides ils ont dit qu'man on connaît pas Raman à ah, Mo Muhammad ilado Raman c'est ça ce que les mochilik ils ont dit et plus bizarre et plus étrange que les mochilikides c'est une secte encore une fois c'est pas le, le, le temps de parler de ça maintenant mais les jammi la secte de l c'est une secte extrême ici dans, dans l'histoire de l'islam c'est Jami qu'est- ce qu'ils ont dit ils ont dit que attribuer à l'arzadel ses différents noms et y croire c'est chique Pourquoi Ils ont dit ça veut dire il y a plusieurs Allah. OK, il y a le rahman et il y a le rahim il y a Al-Aziz, il, la... il y a plusieurs dieux, OK Où était leur tête Allah Ta'ala a'lam. Euh, n'am, wa Par contre, chaque nom d'Allah Azza wa il a un sens particulier qui nous indique. Vous comprenez? en sentant que Al-Qawi, le tout-puissant, C'est pas le même sens que Rahim. Ça fait référence à des attributs différents de notre Seigneur d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Aussi, asma'ullah ta'ala <coughs> tawqifiyya. C'est quoi le sens du mot tawqifiyya Je vais l'écrire, ici, on va l'ajouter inshallah à la liste. Le mot tawqifiyya Une chose qui est tawqifiyya c'est une chose qu'on ne peut pas juste inventer par notre propre raisonnement ce qui est tawqifi tawqifi ce qui est tawqifi c'est une chose qui doit être seulement fondée sur la révélation Coran ou hadith authentique ça c'est les choses qui sont tawqifi comme la façon de faire notre salat, elle est quoi? Tawqifi. On peut pas faire salat par que on, on peut pas inventer une nouvelle façon de faire la salat. On ne peut pas essayer de faire du à peu près. Imaginez qu'est-ce qu que Allah Azza wa Jal aimerait, aimerait comme salat. On peut pas faire ça. Donc, c'est des choses qui sont tawqifiées. Alors, les noms d'Allah Azza wa Jalla sont tawqifiés. De ce fait, peut-on inventer des noms à Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'on peut dire que Allah Azza wa Jal il est al-muhandis, l'ingénieur Que Allah Azza wa Jal il est l'architecte parce que c'est lui qui a bâti cet univers. Est-ce qu'on peut lui attribuer ce nom comme ça Non, c'est interdit, واضح La naqoul ma On peut pas dire une chose Pareil. On peut parfois les uléma sont plus permissifs sur ce qu'on appelle la description al-ihbaro bab ul saamid bab al-asma wa al-sifat c'est quoi la description tu essaies de faire la da'wa à quelqu'un qui okay, tu vas dire qui est l'architecte de ce, est ce qui est l'architecte de ce euh, de ce beau château ici est-ce que ce beau château a un architecte tu vas te dire oui bien sûr est-ce que tu aimes Comment est-ce que c'est bâti Comment c'est construit Oui, bien sûr, c'est un travail énorme, immense. C'est trop beau. Alors, est-ce que tu penses que l'architecte de de cette forteresse, par exemple, est quelqu'un d'intelligent Il va te dire oui, bien sûr. Alors, tu vas lui dire mais qui est l'architecte de cet univers Vous comprenez C'est un Dawa. Ça c'est au sens descriptif ici. Tu n'as pas dit que l'un des noms d'Allah c'est l'architecte. Vous comprenez Ça n'a pas de problème. Mais nommer Allah Azza wa Jalla Par un nom qui n'est pas dans le Coran ou la Sunna. Et je vais dire, Allah Azza wa Jalla, c'est lui, Al-Karim, c'est lui, Al-Muhamdi. Je vais dire, Ya Allah, c'est toi l'architecte, dans mon dua. Ça ne fonctionne pas. Les noms de Allah Azza wa Jalla sont tawqifi. Ils doivent être fondés seulement, encore une fois, sur les textes, sur le Coran, ainsi que la Sunna du prophète, alayhi salatu wa al salam. <coughs> أَسْمَأُ اللَّهِ تَعَالَ غَيْرُ مَحْصُرَةٍ بِعَدَدٍ وَاحِدٍ Les noms d'Allah عز و ne sont pas limités ne sont pas limités dans le nombre ça veut dire comme y a-t-il de noms d'Allah عز و qui pourrait nous dire il y a combien de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala y a combien de noms d'Allah عز و 80 99 et la réponse est faux bien sûr On voulait juste avoir une mauvaise réponse. Il n'y a pas 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que les noms d'Allah azza wa jal n'ont pas de fin, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « bi kullis min huwa laka sammeyta bihi nafsak ou anzaltahu fi kitabik ou allamtahu ahadam bin khalqik ou istaktharta bihi fi ilmi l'ghaib i'indak » ان تجعال القرآن العظيم إلى آخری الدعا ان تجعال القرآن jusqu'à la fin du دعا alors ici le دعا ce دعا authentique du Prophète qu'est-ce qu'il nous apprend il nous apprend qu'il y a des noms d'Allah que seulement certaines des créatures d'Allah connaissent comme certains prophètes ou certains anges connaissent certains noms d'Allah que le reste des créatures ne connaissent pas et il y a certains des noms d'Allah que que nul ne connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans le Coran et dans la Sunna, il y a bien plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le prophète, alayhi salam, il a dit dans le hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari, que Allah azza wa il a 99 noms et semaines, ça veut dire, c'est exact. Alors les ulamas, ils disent, أَلْمَعْنَا أَنَّ هَذَا الْعَدَدْ مِنْ شَأْلِهِ أَنَّمَنْ أَحْصَاهُ دَخَلَى الْجَنَّةِ Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a 99 noms particuliers d'Allah, que celui qui va les connaître, et qui va les comprendre, et qui va adorer Allah, par ces noms, il va entrer au paradis. Ça n'exclut pas les autres noms d'Allah, c'est clair. Ça parle d'un ajr marceau, ça parle d'une récompense bien particulière. On a bien sûr اسم الله العظم, le nom d'Allah Le plus grand nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un fait. Dans les textes, ça nous mentionne qu'il y a un nom d'Allah, qui est le plus important, le plus noble, le plus grand des noms d'Allah, ala. Ismoullahi al-A'zam. C'est quoi Ismoullahi al-A'zam Les ulamas parlent beaucoup de ça. Mais pour résumer ici, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a trois ou quatre hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Hadith d'Asma bint Tuyazid, prophète, sallallahu alayhi salam, il dit Ismoullahi al-A'zam, fi al ayatayn que le nom d'Allah Azza zone le plus grand il est dans ces deux ayats là je vous ai mis toutes les ayats à la maison inch'Allah vous pouvez encore une fois en révisant le cours vous pouvez euh, vous référer à ces ayats, ces ayats qui sont ici inch'Allah subhanahu wa ta'ala alors il dit le prophète dans l'ayat la ici qui est 163, 2. 163 ici donc dans sourate bien sûr sourate al-Baqarah wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illahua ar rahman ar-Rahim Et l'autre ayat qu'il cite, le Prophète s.a., c'est dans Sourat Al-Imran, «Alif Lam Mim, «Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum». Alors, c'est quoi le commun, la zone commune entre les deux ayats? C'est «Allahu la ilaha illa huwa». Ok, donc, ça, c'est un nom composé. C'est Allah avec quoi illa Al-Tawheed. Allah, la ilaha illa huwa. Donc, ça, c'est hadith authentifié par Al-Tirmidhi et déclaré Hassan par Al-Albani. Prochain hadith aussi. Anas ibn Malik, il dit, «J'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Il y avait un homme qui un, un homme qui était debout en train de faire la salate. Et lorsqu'il a fait son recours, ou bien son sujoud, ou bien il dit, «Wa tashahad » à la fin de la salate, il a fait dua. Il a commencé à faire dua. Il a dit quoi Donc soudua ila di Allahumma inni as'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard yad al-jalali wal ikram ya hayy ya qayyum inni as'aluka Donc il y a plusieurs noms d'Allah Azza le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons tadruna bima da'a Est-ce que vous savez qu'est-ce qu a eu recours il a eu recours à quoi ils, donnent, ils ont dit les compagnons Allahou wa Rasoulu hu on ne sait pas c'est Allah et son messager qui le savent il dit le prophète صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى par Allah il a questionné Allah azawajal ou il a plutôt invoqué Allah azawajal par son plus grand nom par lequel si on l'invoque il donne subhanahu wa Ta'ala c'est le plus grand nom d'Allah Azza wa Jalla encore une fois remarquons que dans ce nom dans ce nom doua que cet homme là il a fait qu'est-ce qu'il y a il y a la ilaha illa anta la ilaha illa Allah alors encore une fois c'est Ta'ala les ils disent que la ilaha illa Allah c'est ça le plus grand nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahu la ilaha illa إلا هو authentifié ici par l'Albani Un autre hadith que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entendu un homme dire اللهم إني أسألوك أني أشهدو أنك أنت الله لا إله إلا أبد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوان أحد et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a même chose لقد سألت الله بل الذي إذا سئلا به أعطا وإذا دуیا به ajab tu as invoqué Allah par son nom Avec lequel il donne lorsqu'on lui demande subhanahu wa taala qu'est-ce qu'on remarque dans ce douaa encore une fois que cet homme qu'est-ce qu'il a dit Alnaka inni bi anni ashhadu la ilaha illa anta donc encore une fois le tawhid d'allah subhanahu wa ta'ala et finalement et ce hadith bien sûr authentifié aussi par albani 4ème hadith an abi umama que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit quoi ismullah al'azham fi suwar min alquran 3 fi albaqara wa Taha. Baqara Al-Imran, on a déjà des indices. On a cité tout à l'heure 2.163 et 3.2. al Mim. Allahou la ilaha illaha al-Hayy al-hayul qayyum. Al-Imran. Sur le Baqara. Allahou la ilaha illaha ilaha al-Rahmanu. Al-Rahim. Maintenant, il nous reste sur Taha. Alors, les ulama, ils ont cherché dans la Taha. Ils ont trouvé quoi Sur Taha, c'est la Soura 20 и ёсно трувува на ая номер 8. «Аллаху ла, Илха, Илла». «Инна ни аналлаху ла, Илха, Илла». اَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقِمِي الصَّلَاتَ لِذِكْرِي Donc là, encore une fois, ce hadith nous donne le même, le même recoupement ici, comme quoi c'est un indis. Bien sûr, il y a divergence entre les ulamas. Sur c'est quoi le nom d'Allah عز و جل, اسم الله العظم? C'est comme la divergence sur quoi? Dans un euh, dans, dans Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, elle se trouve où? Les ulamas, ils disent Allah, Allah wa ta'ala mi entre Plusieurs de ces noms subhanahu wa taala, j'ai déjà fait de pour qu'on fasse de notre mieux d'invoquer la azawajil par ces différents noms subhanahu wa taala, mais euh, il y a une Un jour, bien sûr, quand on va faire un séminaire sur les noms dans la azawajil, on pourra aller plus en détail. Mais les deux opinions qui se démarquent, c'est soit l'opinion de ceux qui disent que le plus grand nom dans la azawajil c'est ilaha, illa illahu, ou d'autres uléma qui disent tout simplement le plus grand nom dans la azawajil c'est Allah.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 wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ce qui dévie dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui vire vers la mauvaise direction il faut faire attention alors les ulama ils ont mentionné des exemples c'est quoi ce ilhad c'est quoi les choses qui vont à l'encontre du respect des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala une an yunkira shay'an min asma'ihi le fait de renier certains des noms d'Allah azza wa jall comme dans votre question de tout à l'heure si quelqu'un il dit Allah azza wa jall il n'est pas as-sami' alors c'est quoi ça c'est il ilhad et c'est bien sûr un kufr ici autre chose an yusammia Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu le fait d'appeler Allah azza wa jall parce que lui-même il ne sait pas appelé comme les chrétiens qui l'appellent le père. OK, on peut pas appeler Allah Azza wa Jalla le père Ta'ala Allah wa Donc ça c'est une forme de ilhad dans les noms et les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ou bien les philosophes, les enfin, philosophes, je ne sais pas comment c'est traduit ça en français, mais en arabe, ils ont beaucoup ça dans la philosophie en arabe lorsqu'ils font référence à Allah Azza wa Jall, ils l'appellent al-illatu al-fa'ila. La cause euh, qui, euh, qui agit ou je ne sais pas quoi. Je sais pas comment c'est traduit en philosophie en français. Je ne lis pas de livre de philosophie. Euh, autre exemple ici de « Ilhad » La même chose ici, c'est comparer Allah Azza wa Jal avec ses créatures de par ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, ah, Allah, il est « Ah, ça veut dire il est comme comme les êtres humains. » Parce que les êtres humains aussi, ils sont Samir. C'est « Il had »« Fi asma azza wa jall. » Autre forme interdite aussi « An yashtaqqa min hadhi l'asma, asma al-lil asma »« D'extraire des noms d'Allah azza wa jall. »« Des noms pour quoi ?»« Pour d'autres divinités comme les Arabes, ils ont fait avec Al-Aziz. »« C'est devenu Al-Uzza. »« Allah, c'est devenu Al-Lat et ainsi de suite. » Autre chose « An yatila la al-asma'a an ma'aniha » Le fait d'abolir le sens des noms d'Allah Azza wa Jalla. De croire en les noms, mais d'en abolir les sens. Quand plusieurs sectes, elles ont fait de « mutakallimin comme si quelqu'un dit « Allah, il est Samir al-Basir, mais il n'a pas de Sam, il n'a pas de Basar. » Allah, il s'appelle Samir al-Basir, mais il ne voit pas et il n'entend pas, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, encore une fois, c'est quoi C'est une forme de « Ilhad »« Fi asma illahi Azza wa Jalla wa » وصفاته. Allah Azza wa Jal il nous dit au contraire qu'est-ce qu'on doit faire on doit invoquer Allah Azza wa par ses dents wa donc ça c'est très important c'est la meilleure chose qui renforce notre dua c'est quoi l'élément 1 qui renforce le dua c'est quoi Avoki Allah azza c'est pour ça dans le hadith du prophète sallam, authentifié par Al Albani il dit alayhi salatu wassalam al-dhu biyad intensifiez votre doua par quoi ya al-jalal wal ikram Allah azza il est donc si tu dis dans ton doua tu vas intensifier ton doua ton doua il devient il devient intas bi'idni llahi subhanahu wa ta'ala daqama mawsunni wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna ghayrahu fi asma'ihi aw ay yadkhuluna fiha ma laysa minha le fait de d'ajouter dans les noms d'allah azza wa jall ce qui n'en fait pas partie est-ce qu'il y a des questions oui huwa la laysa min al ok donc les soufi lorsqu'ils disent hou, hou, hou, hou, Ça c'est pas le nom de таа, Subhanahu wa ta'ala, il est Non. On peut pas dire regarde. Oh ya Allah, anta Allah ar-Rahman Est-ce ar al que je peux dire Ça, c'est une bid'a. Те суфи. Comprenez? Ça, ça ne se dit pas. Ya Allah, antar-Rahim. Ya Allah, antar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Ya Karim. Ya Hua. Hua, ça veut dire lui. Comprenez? Ва Donc, les улами, disent que ça, c'est une bid'a. Fи abdi. Bid'a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme, c'est comme on a dit tout à l'heure. Vu que Aziz, c'est l'un des noms Azza la Azawad. Mais c'est l'un des noms de subhanahu wa ta'ala qui contient un sens qui pourrait être vrai pour l'être humain. Parce que l'un des sens de l'Aziz c'est la noblesse, quelqu'un de noble. Alors les ulama ils disent on peut appeler quelqu'un Aziz. C'est mieux d'appeler quelqu'un Abdul Aziz. Mais on peut l'appeler Aziz à condition comme on a mentionné que on ne choisisse pas le nom, le prénom. Particulièrement parce qu'il est quoi Noble. On va dire toi ton nom c'est quoi C'est Ahmed. Mais toi tu es quelqu'un de très noble, on va faire un changement de prénom, on va t'appeler Aziz, tu vas t'appeler Aziz, Comment tu, vas? tu vas bien te sentir, tu es Aziz, tu es quelqu'un de noble. Ça c'est haram, les ulamas ils le disent, vous comprenez non. On a mencé tout à l'heure l'exemple ou bien comme d'aller le hadith d'Aboul Hakam, celui qui s'appelait Aboul Hakam, euh, Hakam qui est le juge et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a changé de, de kunyat. De le choisir à l'essence, il y a aucun problème. Donc, le, de le choisir de façon aléatoire ou parce que tu aimes le, le prénom ou autre chose. Les rumeurs ils disent, il y a pas de problème, ok Ou même parfois, quelqu'un il s'appelle, regardez, vous le savez, surtout dans les pays du Maghreb et tout, il y, y a des gens ils s'appellent Abdou Aziz, Abdou Karim, Abdou Hakim. Ça c'est son prénom, comment c'est ses parents l'ont prénommé. Mais les gens sont trop paresseux. Dehors, ils appellent quoi Ils appelle quoi Karim, Hakim, Aziz. Il n'y a pas de mal ça ça c'est pas interdit c'est pas interdit tant que encore une fois c'est pas attribué parce qu'on croit que oh tu mérites toi quand t'appelles appelles Kalib comprenez c'est pas une question de méritoire de d'être de mérite Gardez ça simple Na wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik